d'un tout nouveau groupe, tout nouveau super groupe du nom de Flying Color, ainsi qu'un jeune et excellent nouveau groupe de heavy metal traditionnel du nom de Huntress, qui vient de sortir son premier disque. De même que je vais vous présenter le tout nouvel opus du guitariste trifluvien Steve Hill, qui est revenu au blues. En plus de tout ça, je vais vous présenter une formation de rock américaine obscure du début des années 70, du nom de Euclid, Un groupe du Vermont qui a sorti un seul disque en 1970 et je vais vous faire tourner une face complète d'un album v é n é n classique paru il y a exactement 40 ans cette semaine, un chef-d'œuvre de hard rock progressif, soit Demons and Wizards de Uriah Heep. On va débuter ce petit 3 pour 1 dans environ une heure puisque bien sûr d'ici là, Simon Fitzbé se joindra à nous pour nous présenter les éphémérides du rock. Donc,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 Bye.、Yeah. q Un u de leurs nombreux classiques badge, un morceau sur lequel George Harrison a participé. On reconnaît d'ailleurs sa touche sur cette pièce. Et c'était l'anniversaire d'un des membres de Cream cette semaine.、Et、effectivement, le 14 mai, en tout début de semaine,、oui. c'était la naissance de Jack Bruce, bassiste de Cream, qui célébrait ses 69 ans. Oui,、et、une mauvaise santé depuis oui, quelques années. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont reformé Cream. Avant qu'il soit trop tard, là, pendant qu'il était encore、mm -hmm. capable. Oui, il a fait partie de Cream, mais aussi de plein d'autres groupes,、oui. euh, trop, trop nombreux pour <rire> les énumérer ici. Mais、euh, il a toujours été très actif、euh, sur la scène, mais、euh, moins visible, évidemment, qu'avec qu Cream, là, qui était le, le, le sommet de sa carrière. Vous avez reconnu sa voix, bien sûr. Il s'agit bel et bien de M. Simon f i t z b y l'authentique, véritable historien de ses fous, c s f o u s puisque c'est maintenant l'heure de passer à ceci. Les éphémérides. Comme d'habitude, c'est au son de ce Big Bang initial que nous faisons maintenant un retour dans le temps sur la fascinante et fantastique histoire du rock. Dis-moi, Simon, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire dans la semaine du 14 au 20 mai? Eh bien, c à chaque semaine, une semaine、oui. des plus intéressantes.、Oui. <rire> et、euh, on continue en fait dans la journée du 14 mai, puisqu'on a eu la naissance de Jack Bruce en 1943. Eh bien, nous avons également celle de John Rodsey, premier batteur pour Rush en、oui. 1953, donc, qu'il est né et il célébrait, donc, ses 59、euh, ans. Non, il、semaine. est décédé, lui. Il est décédé. Oui, oui,、oh. il est décédé. Il est décédé du.、Euh, en fait, c'était un grand diabétique、mm. et、euh, il est décédé、euh, d'une maladie、euh, reliée à ça il y a quelques années.、Euh, et d'ailleurs, il avait dû abandonner Rush à cause de ça.、Euh, parce、ah. qu'en plus, tu sais, il menait une mauvaise vie sur la route, contrairement <rire> aux deux autres, là, qui ont toujours été tranquilles. Lui, il menait une vie un peu plus rock'n'roll. Et、euh, tu sais, c'était le porte-parole de Rush à leur début. C'était vraiment lui qu'on、ah, oui? qu mettait de l'avant, qui, qui accordait les entrevues.、Euh, c'était pas, pas qu'un simple batteur, c'était plus que ça. Euh, mais, évidemment, on l'a remplacé par un, <rire> un batteur absolument merveilleux, qui, qui, qui est n e i l p p e r t mais qui, lui, n'est définitivement un porte-parole, il ne d e même pas d'entrevue. <rire> <rire> C'est également en 1956 que David,、euh, David Bowie, q u a d i t Buddy Holly reçoit une prescription pour des verres de contact, mais il n'arrive pas à s'y habituer et conserve donc ses lunettes qui、euh, le représentaient. Oui, oui, qui sont très bien. Qui a fait de lui une icône, en oui, fait. Oui, tout à fait, c'est devenu sa, sa marque de commerce. commerce. Oh, oui, oh, oui, oui, son, son image. Effectivement. Euh, nous avons également, en 1966, la naissance de Mike Innes, bassiste de、euh, Alice a n Chains, ainsi que Black Label Society,、mm -hmm. donc, euh, qui、euh, s'est,、euh, promené de groupe en groupe.、Euh, mais également, en 1969,、euh, il, il s'agit du décès de Martin Lamble, batteur pour Fairport Convention, et qui est décédé malheureusement dans un accident de voiture, e u le t e n a n g l e t e r r e je crois qu'il est,、oui. euh, qu est décédé. Euh, également, un autre décès, quand même assez important、euh, dans le monde du rock en 1976, celui de Keith r e l f chanteur, bien sûr, des Yardbirds, qui、euh, lui, il s'est、ouais, électrocuté. Oui, il s'est électrocuté en j o u a n t de guitare. Et、euh, ce qui est affreux, c'est que c'est son jeune、ouais. fils, le g r、ouais. a r e de 4-5 ans, qui l'a retrouvé. C'est vraiment <rire> tout traumatisant.、Ah, c'est assez affreux.、Euh, Keith r e l f aussi, qui avait、euh, fondé, après les Yardbirds, un groupe de rock progressif、euh, très, euh, très apprécié, des, des connaisseurs.、Euh, au niveau underground évidemment. Euh, le, le groupe Renaissance. Oui, Renaissance oui, qui, qui est venu à t r o i s r i v i è r e s je pense, il y a deux ou trois ans. Il y a deux ans, dans le cadre du festival.、Oui. Euh, il est en première partie、euh, de Steve Hackett. Oui,、euh, oui. Donc, ancien membre、oui. de Genesis.、Mm -hmm. euh, ouais, oui, c'était intéressant. J'avais jamais entendu Renaissance、mm -hmm. euh, parce que, justement, comme tu le dis, c'est assez underground.、Ah, c'est pour les connaisseurs.、Euh, ouais, exactement. Oui, exactement. Mais、euh, c'est très intéressant. J'ai bien aimé ce que j'ai entendu. Beaucoup,、oui. euh, beaucoup de distillation acoustique aussi.、Euh, oui. Ce s t quand même、euh, plus... Très porté vers le classique, la musique. c l a s s i q u e Oui, Exactement. Oui. exactement. Exactement. Et ils ont une chanteuse exceptionnelle aussi. Oui, très très, très, très bonne voix.、Euh, également en 1988,、eh、bien Atlantic Records célèbre ses 40 ans avec une émission euh, télédiffusée euh, sur le câble et Led Zeppelin s'est réuni pour l'occasion. Donc,、ouais. à la demande de Emmett Arthur ouais, Gunn, il n'y aurait qui, pas dû.、Euh, non, c é t a i t pas bon, j a i pas non, vu non, les images. De ça. Ils se sont plantés. Ah oui, vraiment, oui. oui. Il s'est、ouais, déjà assez a s préparé, peut-être.、Mmh. Oui, c'est ça. Bien, C'était la même chose hein, avec.、Euh... Euh, le, le live aid, il était pas prêt, et puis,、mm. euh, c'était un, un fiasco.、Ouais. C'est dommage. Malheureusement,、mm. x h e e u u r ils se sont repris, par contre, lorsqu'ils se sont réunis au O2 je crois que c'était、oui. en. Ça f a i u l y a c i ans, d e s s u s Quelque chose、mm. du genre, ouais. Ça f t quand même un. o、oh, u ça, c'était un c o n e t i n r o y À ce qui paraît, c'était、euh, un concert、ouais. incroyable. Et là, beaucoup de gens pensaient que ça allait.、Euh, repartir en、ouais. tournée. Moi, je n'y ai jamais cru. <rire> non, moi, ben, <rire> jamais, jamais, jamais. J'ai essayé, moi, personnellement, de ne pas me faire d'espoir, justement,、mm. pour ne pas、euh, vouloir. Mais il y a beaucoup de gens qui. qui, qui savent, ben, en fait, qui se doutaient qu'il n'y aurait pas de reprise de Led Zeppelin. Et Qui se sont donc、euh, emp empressés d'aller、euh, chercher les billets.、Euh, et, il y a eu y avait... 20, 21 millions, je pense, de demandes、Exactement. sur Internet. Exactement. <rire> et les gens sont venus de partout dans le monde.、Oui. Là, et et, et c'est、euh... du coup ce que j'ai trouvé le plus aberrant là-dedans. 21 millions de demandes pour assister à ce spe spectacle-là、mm -hmm. qui avait lieu dans un aréna, où il y a 20, 22 000 ouais. places. Ouais, au, quand même、tout. assez gros. Oui, c'est gros, tout, mais, mais、euh... il reste que c'est juste 20 000 places.、Ouais. Donc, on est choyé. s Ouais, Ce ceux qui ont réussi à mettre la main sur un billet ont été très choyés. Et malgré ça, j'ai lu que beaucoup de gens avaient quitté、euh, la salle après que le diaplone ait interprété Stay w i to heaven. Ah, c'est incroyable. C'est aberrant. C'est aberrant. C est, c est, ah o、oui. u Complètement idiot. C'est incroyable. C'est, c'est, c'est difficile à croire. <rire>、euh, voyons donc. Euh, et nous terminerons la journée du 14 mai 1992 alors que Kiss lance Revenge. Oui, c'est un bon album, ça.、Ouais, c'est un album de, de retour un peu.、Okay. Euh, parce que,、euh... Tu sais, après le, e que Ace Riley est quitté,、mm. e、euh, qui sont décidés de se démasquer, tout ça, d'enlever le maquillage et,、euh, ils ont fait des albums glam, pas très bons, vraiment、ouais. pas bons, pas intéressants. Et、euh, Gene Simmons avait pas mal laissé aller la patente, là. C'était devenu un peu le groupe de Paul Stanley et il était pas très inspiré à cette époque-là. Mais là, il s'est rendu compte, Simmons, qu'il avait trop laissé aller son affaire et,、euh, avec Revenge, ils ont décidé de faire vraiment un album fort et de revenir en force. Et je me rappelle même avoir lu un entrevue avec Gene Simmons qui disait On a gaffé devant les dix dernières années. C'était mauvais ce qu'on a fait. Laissez-nous une chance qu'on va revenir.、Mmh. Puis moi, j'y ai cru, là.、Mmh. Et,、euh, c'est vrai que c'était un bon album, Revenge.、Mmh. Sauf que par la suite, ils ont fait encore des diéseries, <rire>、euh, tu s a des albums pas très intéressants.、Ouais. Euh, mais, euh, Revenge, c'était un beau retour de Kiss. j a i a s s i s t é、euh, au spectacle, au forum,、euh, à l'époque, qu'ils avaient donné cet automne-là, il me semble, en 92. Et c'était vraiment un bon spectacle, bon show.、Euh. Oui, c'est un bon album, Revenge. Je le conseille aux amateurs de, de hard rock, carré, aux amateurs de kiss, bien sûr.、Mm -hmm. Ben, oui, bien sûr. Je me, je me rappelle d'avoir vu un extrait de cette entrevue-là, probablement sur YouTube, quelque chose d e genre où euh, Simmons, euh Disait que oui,、euh, il s'était laissé aller dans les dernières、mm -hmm. années, il essayait de revenir, mais tant mieux s'ils ont réussi. C'est vraiment des montagnes russes. Hein, oui, tout à fait. Ce、travail. que je ne vais pas aimer de cet endroit-là, par contre, c'est、euh, ma connaissance, c'est la première fois que Gene Simmons s'attaquait à Ace f r e e l e n d u n e façon aussi virulente. C'était le début. d e s parce qu'on lui a parlé,、ouais, c'était meilleur dans le temps d'Ace. a <rire> Il est parti. d de... o n C'était c, ça, c minable de sa part. Oui, effectivement.、Mais、c e s t le début des hostilités. Ils、si、ont、oui, euh, un, un peu vécu un peu t l u s à fait. C'est pour ça que, que... Euh, quatre ans plus tard, qu'ils reviennent avec Ace r e e l y、mm -hmm. et Peter Chris, ça m'avait surpris. Je me suis dit, bon, il n'y avait pas vraiment le choix s'il voulait、euh, vraiment si, revenir si, si de voulais, façon éclatante. Oui, c'est ça. Et qu'ils qu c o n t i n u e à exister、mm -hmm. d'une certaine façon. Parce que là, maintenant, C'est un peu convenu que c'est encore Kiss, mais c'est. C'est un tribute, b a n d Ouais, c'est ça, avec deux membres r i g i n a u x C'est ça. Euh, mais、euh, c'est en 96 qu'il y a eu la tournée.、Euh, la première tournée. La première、ouais. tournée de, de, de Reunion,、mm -hmm. si on veut. Oui, ils en ont、euh. fait trois. Ils ont fait celle de 96, qui était vraiment le retour. En 98,、mm -hmm. il y a eu la tournée p s y c e r Circus en trois、mm -hmm. dimensions. Et、euh, finalement, le Farewell Tour en 2000. Oui. Et, euh, ben, le farewell tour, il continue, là, depuis ce temps-là,、ouais, depuis、exactement. 12 ans. Exactement. Ben, <rire> c'est, c'est, si,、euh, s'il n'y avait pas eu ce retour-là, en fait, des deux membres originaux, ça Je pense qu'il serait mort de toute façon. Il, ben, ça serait devenu très, très underground.、Ouais. plutôt que faire le centre b e l l maintenant, il ferait le métropolis.、Ah, oui, exactement.、Mm. Et、euh, on n'aimerait pas.、Euh, je pense pas qu'on aimerait voir euh, Kiss euh, au métropolis. Non. Ça serait pas.、Euh, non, vraiment pas. <rire> le stock de scènes rentrerait pas <rire> dans le métropolis de toute façon. <rire> Bref, c'est ce qui nous amène à la journée du 15 mai,、oui. euh, donc de cette semaine. Et nous débutons en 1948 alors、euh, que nous avons la naissance de Brian Eno, bien sûr, producteur.、Euh, Émérite、euh, oui. plusieurs groupes. Il a travaillé beaucoup avec David Bowie,、mm -hmm. euh, également avec Peter Gabriel, et Roxy Music également. Oui,、euh, il s'est、euh... fait connaître avec Roxy Music. Ouais, c é t a t un l a v i e r i s t e de Roxy Music. Et moi, je trouve personnellement, est-ce que tu es un fan de Roxy Music、euh, Plus ou moins, ça dépend vraiment des albums. À l'époque où Eno était là, plus que par après où c'était Bryce i et Cicero, moi, moi, moi je trouve que les, les, les, deux,、euh, les deux premiers albums sur lesquels. Euh, joue Brainino. Ce sont les meilleurs.、Mm -hmm. Surtout le deuxième.、Euh, ce sont les meilleurs de le Roxy Music. Après ça, je suis comme toi. Je trouve pas ça très bon. Sauf、so、Siren. Siren, c'est un bon disque.、Euh, J'ai l'album Avalon à la maison.、Ah, euh, J'ai écouté、euh, <rire> les trois premières pièces du premier côté. Je l'ai mis dans son e n v e l o p p e C'est ce qu'il y avait de pire dans les années 80.、Ouais, c'est des synthés euh, cheesy, euh, euh, des percussions、euh, fatigantes et kétaines.、Euh, Euh, donc, on s'intéresse plus、euh, au travail de Ino. Et Ino, lui, dans les années 80, eh bien, est resté quand même、euh, plus underground, moins pop,、euh, comme les autres l'ont fait,、mm -hmm. comme entre autres Furry, qui, qui est devenu très pop. Mais,、euh, donc, son album i s t The Green World, qui est quand même très, très intéressant, qui a été lancé, je crois, à la fin des années 70, si je me rappelle bien. Tu connais pas cet、euh, album? C'est un album solo de Brian Ino.、Mm -hmm. Il utilise beaucoup, beaucoup de, de, de synthétiseurs. Et par la suite, il est également. Ça doit faire, être minimaliste,、euh, parce que moi, ce ouais, que j'ai、ouais, de, ouais. de lui en solo, Euh, ce sont des albums très minimalistes,、euh, ben, surtout ceux avec Robert Fripp. Il a entre autres fait aussi、euh, albums pour aéro Aéroport. s Musique d'Aéroport, s c'est extrêmement minimaliste.、Mm -hmm. C'est pratiquement de la musique concrète. C'est de la musique concrète, en fait. Donc,、euh, il s'est vraiment lancé、euh, complètement dans l'art <rire> qu'il pratique plutôt que dans la pop、euh, synthé un peu pop. Euh, également, ben, il s'est vrai, c'est 64、oui. ans. i l et, et, no, et, y a une voix épouvantable à p a s r o n t pas r e o n premier album solo,、euh, j'ai oublié le nom de son album, je l'ai à la maison en vinyle.、Euh... Il、euh, y a eu un succès là-dessus qui tournait beaucoup à la radio,、euh, Babies on Fire. Ouais, Babies on Fire,、ouais. qui se retrouve également sur la trame sonore du film Train Spotting. Oui, l'album s'appelle Here Comes the w a r m Jets.、Mm -hmm. Il chante là-dessus. C'est pas très bon. C'est affreux. Pas chez Tibet, par contre. Mais je me rappelle d'avoir. <rire>、euh, je pense que j'avais cet album-là que, que, que j'avais trouvé quelque part sur, sur Internet et、euh, ça fait longtemps. Je n'ai pas vraiment aimé <rire> ce que j'ai entendu. Non, Et ça m'a même. Euh, euh, ça m'a、euh, empêché, plutôt. Je me suis empêché. Écouter d'autres albums de Brian Eno pendant plusieurs parce, années parce que, que j'avais l'impression que ça allait toujours être. Ça t'avait fait、seul. peur. Oui, exactement. Exactement. <rire> Euh, et nous poursuivons donc、euh, dans cette journée du 15 mai en 1970, cette fois-ci, alors que les, les Carpenters, oui, lancent Close to You, leur second album. <rire>、euh, pièce Close to You qui est,、euh, ça, ça c'était écrit、euh, par b u r b a c l a s s i q des mariages.、Rack. Oui, Burbank e、ouais. Rack. Oui,、euh, euh, ouais, classique des mariages, effectivement.、Ouais. Ben, moi j'aime beaucoup cette pièce. Ben, moi aussi. Moi aussi, aussi le... Sérieux, c'est une très belle chanson, très belle mélodie. Euh, Il y a peut-être même des discussions pour que ce soit une, une certaine danse、euh, lors d'un mariage éventuel avec moi et ma copine. Ah oui? Oui. <rire> Ouais, c'est, une très belle pièce.、Ouais. Euh, moi, j'ai, grandi. J'étais tout petit,、euh, lorsque cette chanson-là est sortie. j a t r o u v a i s ça très beau,、mm -hmm. comme,、euh, mélodie. C'est drôle,、euh, je suis allé voir,、euh, je suis allé voir le dernier Tim Burton au cinéma,、ouais. la semaine dernière, Dark Shadows, et à un moment donné, on voit les Carpenters,、euh, tu sais, pour faire un, un synopsis rapide du film, c'est un vampire qui sort après 200 ans, et là, il est complètement déconnecté parce que il arrive en 1972, et là, il comprend pas, il a jamais rien vu, jamais vu une voiture, quoi que ce soit. Et là, il arrive devant un téléviseur, et là, il y a un adolescent. Sa nièce, une de ses descendantes, là, qui regarde les Carpenters, et là, il. Il p a n i q u a il regarde ça en disant Mais quelle est cette, cette magie noire? Il se met à frapper sur, la, sur le téléviseur <rire> en disant Sors de la petite c h a n d e u s e miniature! <rire> <rire> alors, il y a d'ailleurs Alice Cooper dans le film. Ah oui? oui. Qui, qui、euh, dans le fond, est-ce qu'il joue lui-même? Ou... Oui, oui c'est ça. C'est qu'à un moment donné,、euh, le personnage dit、euh, Il faut montrer,、euh, parce que c'est une famille qui était très riche, mais qui sont complètement déclins. Et là, il dit, il faut que, qu'on montre notre puissance en, à, à la population、mm -hmm. pour montrer que nous sommes encore une grande famille. Et,、euh, pour ce faire, nous allons faire un bal. Mais là, l'adolescent e dit, hein, ça se fait plus des balles, maintenant on fait des parties. Ah, o、okay. k Fait qu'elle lui, dit ce que ça prend. Et là, elle ajoute,、euh, il faudrait aussi Alice Cooper. <rire> Et lui, il dit, ah, je pense que j'ai connu une Alice Cooper à mon époque, <rire> faisant référence à la fameuse sorcière dont Vincent Furnier s'est、oui, oui, oui. euh, inspiré. Et、euh, c'est ça, il fait venir Alice Cooper qui donne un spectacle dans, dans leur、euh, domaine. <rire> et、euh, c'est le vrai Alice Cooper. Ah,、mm -hmm. c'est bien intéressant. Donc,、euh, Par contre, il y a un anachronisme, ça se passe en 72 et il fait No More Mr. Nice Guy, je pense. Qui était fait après. 73. Oui, oui.、Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'avait pas composé avant. Non, effectivement. Mais、euh, donc, un film à voir Oui, c'est pas pire. Ah,、ouais. c'est bien. Donc,、euh, euh, peut-être qu'éventuellement. Ce s t pas le m e i l l e u r Burton, mais、euh, c'est bon. Ma、ouais. fille a beaucoup aimé. Non, parfait. Euh, et euh, nous continuons toujours dans cette journée du 15 mai en 1974. Cette fois-ci, c'est Bill Wyman qui lance Monkey Grip, son premier album solo.、Euh, il est le premier membre des Rolling Stones à lancer son propre album.、Euh, par contre, est-ce que c'est le meilleur album Non, non, c'est v r c'est pas bon. C est, c est, je me rappelle pas d'avoir、euh, écouté au complet, j'ai entendu quelques pièces. Et... Non, c'est pas, pas bon. Non, ben,、mmh. Il y avait, avait un sens beaucoup plus pop que rock, hein, Bill Wyman, dans ses albums. Et ça s'est vu également dans les années 70.、Euh, Années 80, plutôt, je crois qu'il y en a lancé un ou deux. Et je ne connais pas ces.、Euh, euh, en fait, c'est le seul que j'ai entendu, m a n q u e r Grip.、Euh, non, ce s t pas bon. Mais il s'est parti un groupe aussi,、euh, récemment, j'ai vu,、euh, on dirait, c'est <rire> dommage, parce que je ne veux pas faire d'allusion s à ça, mais c'est quand même. On dirait, c'est un groupe gériatrique. C'est des amis à Bill Wyman, mais bon, Bill o n b Wyman, quand même. Il、voilà、est dans. Il、oui, ou, oui, est dans. Il a pas est à page 70. Non, non, déjà... non, il est plus que ça. Il est pas loin de 90、bon, ans. Bon, non, c'est ça. Exactement. Et c'est tous des musiciens qui ont à peu a p r è cet âge-là, qui jouent ensemble, ils sont、ouais. très très bons par、ouais. contre, ils sont de très bons musiciens, mais、euh, avoir une vidéo, ça fait. c'est pas super bon.、Mm. bref <rire> donc ouais,、euh... Surtout que Bill Wyman, ben, ça n'a jamais été une bête de scène. Non,、hein? exactement.、Et、même à 27 ans, il avait l'air fou sur un stage. Oui, a s donc、euh, c est, c est, ça c'est assez mal terminé en fait,、mm. pour lui. Euh, et nous terminerons la journée du 15 mai en 1995, alors que Scott Whalen est chanté. Whalen. Oui, ça, c'est Whalen. j a r r i v e pas à me le rentrer <rire> dans la tête. Pense、euh, à Whalen. Island. Island. Oui. s i l a n d C'est le E、euh, qui vient te. Oui, qui vient ouais. mélanger.、Ouais. E、euh, muet.、Mm. Donc, Scott w y l a n d、euh, qui est chanteur des Stone Temple Pilots, bien sûr, à l'époque, est arrêté、euh, pour avoir acheté、euh, de la drogue dans un stationnement d'hôtel. C'est sur b r e d a t s Il est arrivé à son plus bas, là. Oui.、Euh, ça ça s'est demandé, même si des fois, on dit qu'il y en a qui font exprès pour se faire prendre,、mm. pour se faire emmener en, en désintoxication. Euh, C'était peut-être le cas、euh, dans le cas de Wiland.、Mm, oui. Et bien, on va aller l'écouter tout de suite、euh、avec un des classiques de son groupe. <rire> Big m t de Stone Temple Pilots. Vous êtes sur les ondes de la seule station diffusée du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou, 89 FM. Driving faster in my l i f Just what we are. Avec、euh, la pièce Quadrant 4 qui ouvre son album euh, Spectrum euh, de 1973,、un、véritable classique. Ça, ah oui,、vrai? excellent euh, album.、Euh, oui. C'est un, un album qui a,、euh, qui, a, qui a frappé beaucoup. Tu sais que le, le guitariste sur cet album-là, c'est Tommy b o l i n qui donne une performance ahurissante. Et、euh, c'est à cause de, cette, de sa participation à cet album-là que les membres de Deep Purple l'ont découvert、euh, parce que Richie Blackmore a quitté、euh, le groupe l'année suivante, en 1974. Et, euh, il pensait pas être capable de trouver quelqu'un, euh, en, en mesure de le remplacer,、mm. euh, Sauf que je pense que c'est、euh, David Coverdale qui a dit,、euh, j'ai entendu un type assez ahurissant sur,、euh, l'album de Billy Cobham, il a fait écouter ça aux autres et、euh, là, il n'en venait pas.、Ah, C'est assez bien. Il a s o c i é de ce,、ah, oui. ce type-là. Un grand virtuose, malheureusement,、euh, c'était un toxicoman aussi, hein, un héroïnoman. e、mm -hmm. Alors,、euh, il était capable de, des plus grandes prouesses, alors que le lendemain soir, à cause de sa prise de drogue, il pouvait être quasiment paralysé.、Oui. <rire> euh, alors, ça n'a pas été une très bonne chose pour les Purple.、Et、par contre,、euh, ben, cet album de Billy Cobham, euh, pour euh, les, euh, les amateurs de fusion,、euh, jazz-rock, C'est vraiment. C'est un excellent album.、Ouais. Oh、oui, c'est nécessaire, même, je dirais. Et、euh, juste avant ça, on a entendu les Stone Temple Pilots avec、euh, un d e leurs classique, s Big MT. Très bonne pièce qu'on retrouve sur leur、euh, deuxième album,、euh, Purple, de 1994. Apparemment, c é t a i t p a r u sur la trame sonore du film,、euh, le premier The Crow. Oui,、ouais. oui effectivement, c'est vrai. C'est vrai.、Ah, un film que je n'ai jamais vu, d'ailleurs. J'ai entendu、euh, la trame sonore dans certaines parties. Ben écoute, euh, euh, Moi, j'avais aimé ça à l'époque, mais.、Euh, Je n'ai pas vraiment envie de réécouter ça aujourd'hui. <rire> <rire> à l'époque, je trouvais ça bon. Vous êtes à l'émission classique en compagnie de Simon Fitzbé et moi-même, Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et là, on en est aux éphémérides du 16 mai. Et effectivement, et nous débutons justement en 1944 avec la naissance de Billy Cobham,、euh, qui était batteur Jazz Fusion, bien sûr, qui s'est illustré sur les albums Bitches b r e w A Tribute to Jack Johnson de Miles Davis, ainsi qu'au sein du Mavish n u Orchestra et en solo avec, entre autres, l'album Spectrum.、Oui. Euh, Et ces、euh, autres albums, à ce qui paraît aussi, sont vraiment、mm -hmm. génials. Spectrum, c'est le seul que j'en t e n d s C'est plus, plus connu et c'est le seul,、ouais. seul que je connais moi aussi. C'est plus facile à trouver aussi en version physique. Je,、oui. Si on va sur Internet, on peut trouver les autres albums sur iTunes, j'imagine,、mm -hmm. très très facilement. Euh, mais euh, pour ce qui est de, de vinyle, c'est le seul que j'ai trouvé.、Oui. On, mais on m'a conseillé ces autres albums avant et après Spectrum.、Euh, c'est、oui. très intéressant. C'est des étudiants en jazz du cégep, justement, qui m'ont、ah oui. euh, c o n s e i l Spectrum, c'est le disque qu'il qui, qui a enregistré tout de suite après avoir connu.、Euh, il Succès avec、euh, le Mahavishnu.、Mm -hmm. Donc,、euh, il était gonflé à bloc、ouais. et、euh, bah, ça p a r a î s s a i t vraiment、euh, très bon. Effectivement, il était très, très prolifique、euh, au niveau des albums, puisqu'il travaillait donc avec le Mahavishnu Orchestra, et également、euh, Jack Johnson.、Euh, L'album Attribute to Jack Johnson de Miles Evis a été lancé en 1972. Donc, il a travaillé、mm -hmm. sur plusieurs projets en même temps,、euh, ce qui montre qu'il était également très versatile. Tout à fait. Également, en 1946, nous avons la naissance de Robert Fripp, guitariste virtuose derrière King Crimson et qui célèbre donc ses 66 ans cette semaine. Euh, donc, euh, musicien euh, incroyable, vraiment, guitariste avec une technique assez,、euh, assez spéciale. Oui,、euh, tout aussi étrange que le personnage,、oui. sa technique.、Euh, moi, je l'ai vu à, à deux reprises avec King Crimson et je le regardais jouer et u h C'est pas facile, en tout cas, c'est pas évident. D'ailleurs, il, a, il a dit en entrevue qu'il a développé une bonne partie de sa, sa façon de jouer sur le fait qu'il ne savait pas tant ça jouer de la guitare au début de sa carrière, en fait, avec King Crimson. Lorsqu'on、si、écoute le premier album, c'est vrai que、euh, l'utilisation qu'il fait de sa guitare est assez éclectique et ses solos ne sont pas.、Euh, euh, Ce s t pas les solos d'Irtur, disons. Mais, non,、euh, mais sur... il s'est beaucoup amélioré avec le oui, temps, par contre.、Oui. Mais tu sais, e autres, je le regardais jouer, j'étais en avant, là, près de la scène, là, et je le regardais、euh, faire frame by frame, et je me disais, je, je comprends bien le m a r i e n d e tout ce qu'il fait.、Ah, C'est un, un type avec une, une, une, une, une, une perception de la musique, une conception de la musique qui est pas mal loin de ce que nous <rire> autres on peut concevoir. Extraterrestre parfois. Extraterrestre, effectivement. Euh, euh... a c'est un groupe, on, on, on se demande par contre si on, si on va les revoir, s'ils vont,、euh, ouais, refaire quelque chose、rare. un jour. J'avais cette discussion-là justement avec un ami cette semaine,、euh, alors qu'on qu écoutait justement quelques pièces de King Crimson. Il me disait que ça pouvait arriver des fois que、euh, les membres du groupe se réunissaient comme ça, mais sans appeler ça King Crimson,、mm -hmm. sans nécessairement faire beaucoup de pièces de King Crimson non plus.、Euh, mais pour ce qui est d'une tournée, on peut pratiquement oublier ça.、Mm -hmm. Et、euh, c'est vraiment quelques concerts par-ci par-là. Je pense qu'en 2002, ils se sont réunis à, oui, je au dire, Japon je... aussi. Ben, ils ont fait une tournée, mais.、Euh, Il、euh, y a eu des concerts C'est en 2001 ou 2002 que je les ai vus、euh, à la place des arts.、Ouais. Et c'est la dernière fois qu'ils sont venus.、Ouais, c'est、euh... dans les dernières tournées qu'ils ont fait. Donc,、euh, euh, peut-être si Robert Fripp vient en concert à Montréal, que les autres seront là par hasard comme ça. <rire> mais ça m'étonnerait. <rire> Nous avons également en 1947, cette fois-ci, la naissance de Daryl Sweet, batteur de Nazareth. Oui, qui est décédé,、euh, on en a parlé il y a quelques semaines. Décédé、euh, avant, avant de monter sur scène,、oui. ouais, effectivement.、Euh, également en 1966, le 16 mai, c'était la sortie de Pet Sounds. Bien、mm -hmm. sûr, les Beach Boys, excellent album, euh, considéré, euh, entre autres, il y a eu une réédition d'ailleurs de ça, le, le, considéré comme le deuxième meilleur album、euh, de tous les temps du rock、oui. selon le Rolling Stones.、Magazine. D'ailleurs, j'ai vu, ils ont réédité ce,、ouais. ce, ce fameux numéro avec les 500 meilleurs、mm -hmm. albums, et je crois que celui-ci n'a pas été souillé avec des relectures、euh, des albums plus récents. C'est-à-dire qu'il avait, avait ressorti les 500 meilleures pièces、euh, rock de tous les temps. Il avait rajouté du Beyoncé, des choses comme ça dans les pages、mm -hmm. du s、ouais, o n C'était assez incroyable.、Euh, dans ce cas-là, ça n'a pas l'air d'être touché. C'est un, un, un magazine à mettre dans toutes les mains, franchement.、Euh, ouais. pour, si vous voulez vraiment.、Euh, Euh, donc, découvrir des trucs des fois,、euh, ça, ça peut être assez incroyable. Et euh, donc,、euh, p e t s o u n d s se retrouve en deuxième, bien sûr, après Revolver.、Euh, non, s e r g e n t Peppers, on est hors de la b a n d a j e des Beatles. Revolver se retrouve en quatrième position、ah. après What's Going On de Marine Gay. Justement, cette semaine, ça faisait très longtemps que j'avais e n pas entendu p e t s o u n d s et je l'ai réécouté.、Ah, ça, ça, ça vaut la peine d'ailleurs. Je, je devrais le réécouter, effectivement,、hum. moi aussi, très bientôt. Euh, nous avons également en 1976 Wings qui est au sommet du palmarès pop avec Silly Love Songs.、Ah, c'est une, une très bonne pièce. Ouais, oui, bonne oui. pièce. Oui.、Euh, très pop.、Oh, oui,、euh... c'est une très bonne pièce de pop. Oui, ça, oui, exactement. Ben,、oui. En fait, le, le titre dit tout. C'est une Silly Love Song.、Oui. Hein, tout simplement.、Oui. Euh, également. Avec mais... une très bonne run de bass. Oui, oui. Ça, c'est <rire> assez incroyable.、Oui. Euh, Est-ce que Paul McCartney est capable de la jouer en concert Parce que, Et ça, je n'ai jamais vu la jouer en s h、euh, o w Oui, on retrouve. Une version en spectacle sur l'album Wings of America, mais、okay. il n'y avait pas le choix de l a jouer.、Ouais, C'était、ouais, comme la, la pièce,、euh, le, le plus gros succès de, de l'année. Oui, c'est ça, c'est ce qui l、ouais, a, en bon français, fioulé la tournée. C'est ce qui l'a propulsé <rire> un peu plus. Euh, mais euh, on ne le voit plus, on ne voit plus non, ça. Non, je n'ai jamais entendu, le, le, le, entend, jamais entendu un, dans les, les dernières concert, années.、Euh, euh, il、ouais. faut dire qu'il n'y a pas non plus qu'il utilise sa Hafner, il n'y a pas nécessairement la base pour ça, parce qu'on se rappelle, en tout cas, dans le vidéo, il utilise une Ricken Baker. Il jouait avec une Ricken Baker à cette é p o q Oui, oui, oui. C'est Elvis Costello qui a ramené la Hofner en produisant des <rire> albums.、Euh, mais, euh, quand même, c'est,、euh, donc, c e t assez incroyable. J'aimerais ça、euh, être bassiste pour pouvoir jouer cette ligne de b a s s e que、mm -hmm. je trouve vraiment, vraiment intéressante. Euh, également en 1990,、euh, nous avons le décès de Sammy Davis Jr., bien sûr, membre du r a t Pack. Je crois dernier、euh, des r a t Pack Non, pas dernier non, des r a t Pack il a décédé, puisque Sinatra、euh, est décédé. Oui, Sinatra est décédé、euh, après lui. Décédé plus tard.、Oui. Euh, mais euh, donc, il est décédé d'un cancer de la gorge, très malheureusement. Lui qui était,、euh, si on veut un peu,、euh, selon certains, l'oublier du r a t Pack,、euh, oui. d'une certaine façon, p a r c e q u i l a connu une moins bonne carrière que les autres en étant dehors. C'était de le plus de sympathique、formation. aussi. Oui, effectivement. Effectivement. Euh, c'était le nice guy. C'était le, guy. ouais, c'est celui qui ne s'enflait pas la tête non、mm -hmm. plus nécessairement,、euh, comparativement, bien sûr. b a n d c'est Dean Martin et Frank Dean, Sinatra, Dean Martin, c'était le plus désagréable. o、oh, u、ouais, a、ah, i ouais, franchement. e u ben, faut dire qu'il a, a connu une, ca une carrière avec、euh, Jerry Lewis également. C est, c est, il, fallait, il fallait beaucoup de patience et il l'a comme peut-être un peu trop utilisé pendant ce temps-là.、Euh, mais bref. Euh, c'est ce qui nous amène, en fait, pour terminer、euh, la journée du 16 mai, en 2010, avec l e décès de,、euh, Ronnie James-Zio, bien sûr,、oui. euh, qui a été、euh, chanteur pour, entre autres, Black Sabbath.、Oui. C'est là qu'il qu a vraiment connu le, le plus gros de son succès, mais q u i a eu une carrière solo quand même assez intéressante. i、oui, l y a Rainbow aussi. Rainbow, c'est ça.、Euh, ça, c'était avant Black Sabbath.、Oui, oui, c'est avec ça vraiment qu'il s'est fait connaître, là, avec Rainbow.、Oui. Euh, première figure、euh, majeure du métal à être d é c é d é de causes naturelles. Il avait presque 70 ans. Exactement, ouais, il était、ouais. quand même assez âgé euh, comparativement euh, aux autres de sa, de sa cohorte.、Si、oui, c'est ça.、Euh, écoute,、euh, Ronnie, il, il, il a commencé à faire carrière dans les années 50, ça donne une idée, il <rire> faisait du rock'n'roll. C'est ça, il a évolué avec, avec le style,、mm -hmm. euh, allé jusqu'à jusqu la fin de ses jours. Oui. C'est le seul qui,、euh, qui, qui était fier,、euh, parce que souvent on a vu ça là, par le passé, là, des, les gens e s s a y a i t de se détacher du métal. Lui,、mm -hmm. il était très fier de ça.、Ouais. Il, il embrassait à, à, à plein bras、euh, tous les clichés、euh, du métal. et C'était、euh, en son honneur. En effet. Ce qui nous emmène à la journée du 17 mai, et nous débutons en 1948 avec la naissance de Bill Bruford,、oui. batteur pour Yes et King Crimson, et qui célèbre donc ses 64 ans、mm -hmm. cette semaine. Il a é t également é batteur pour Genesis pendant、oui. une demi-tournée, v o ne p o u r i e même、euh, pas rester tout le t e m p Tournée, tournée en... Second's Out. Oui, exactement. Ouais. Euh, en 1963, également, nous avons, la, non pas de naissance, mais plutôt Bob Dylan, John Baez, Peter, Paul et Mary, ainsi que Pete Seeger qui inaugurent le tout premier festival folk de Monterey.、Mm -hmm. euh, donc, ça, ça, ça peut être intéressant sur la côte ouest, bien sûr, Monterey. Oui, c'est、euh, euh, pas loin de San Francisco. Et il faut dire que pour ce qui est de、euh, la scène folk, ça se retrouvait plutôt sur la côte est. Donc,、mm -hmm. c'est ce particulier, mais avec les années. Les chanteurs folk se sont un peu, e、euh, n en fait, répandus partout. Il、oui. euh, y a Phil Oaks qui est parti en Californie, en fait. il、ouais, y avait y, je crois. Il y avait une bonne s c è n e folk, ouais, hein, en Californie. Ça, ça les Birds. Les, les Birds,、uh, oui, exactement.、Uh, Johnny Mitchell. Justement, c'est peut-être grâce、euh, à, à, à ces f e s t i v a l s dont celui de Monterey,、mm -hmm. euh, que le tout s'est un peu、euh, répandu、mm -hmm. par la suite. Euh, également en 1965, cette fois-ci, bien, c'est la naissance de Trent Reznor, leader de Nine Inch n a i l En fait, Nine Inch n a i l Trent. o、oh, u f... c'est lui. C'est le gars.、Ouais. Euh, donc, 47 ans, e、euh, cette semaine, euh, e on se rappelle pas d'aucun autre membre de Nine Inch n a i l mis、non. à part de Trent Reznor. C'est lui qui écrit toutes les pièces,、ouais. qui écrit toutes les musiques,、mm -hmm. et qui écrit. Enregistre pratiquement l'album seul. o u i g h t m a r Channel existe encore. Est-ce、oui. q u il, Ils font plus grand-chose, je crois. Par contre, ils n'ont pas sorti nécessairement d'album récemment. Ils、euh, sont venus à Montréal t en, en, en, en, en 2007-2008, je crois. Mais,、euh, sinon, on n'a plus vraiment de nouvelles de ce côté-là.、Euh, Également, nous avons, en 1969, Chicago qui lance son premier album, l'excellent Chicago Transit Authority. C'est un, un autre mes... album que j'ai réécouté cette semaine. Ah, ça,、euh, c'est vraiment fantastique, cet album. C'est un de mes albums préférés,、ah, euh, de mes dernières an... ben, mm -hmm. des dernières années. Ben, que j'ai découvert, en fait, dans les dernières années.、Mm -hmm. euh, franchement, intéressant. Euh, également en 1975, Elton John obtient un album platine pour Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy.、Euh, il s'agit du premier album à avoir vendu un million de copies le jour même de son lancement. Ouais. C'est un très très bon disque et je me rappelle, j'étais enfant quand c'est sorti et puis il y avait des. Euh, en bon français, des displays incroyables là, de cet album-là. En drôle, chez w o o l c o Le titre de l'album est assez incroyable. puisque e、oui. c, est, c est quand même assez, Très, quand assez même t très belle pochette. Il y avait plein de c o l i f i c h e s à l'intérieur. c'est vraiment Écoute, c'est le dernier bon album qu'Elton e John a fait. Et moi, je, je trouve vraiment que c'est un excellent disque.、Ah, c'est、euh, parfait. Euh, également, nous avons en 1980 Paul et Linda McCartney qui sont、euh, les invités musicaux de Saturday Night Live.、Mm -hmm. C'était q u e l q u e temps à peine après、euh, la séparation de Wings. Euh, et, euh, donc, pas de, de, je ne me rappelle pas d'avoir vu d e s images de ça. Je ne sais pas si c'était très bon. Non, moi non plus. c t a i t un en entre-deux d'après moi. McCartney 2 devait, devait déjà avoir été sorti. o、oui, u Il i sortait dans s e s Dans cette période-là. Oui, à peu près. Donc, c'était une promotion pour ça. On s e s a i t demandé si c'était vraiment excellent. Et <rire>、euh, également, en 1980, Peter Chris se quitte Kiss pour d é b u t e r une carrière solo. Oui, avec d'un fiasco. Oui, effectivement. Très mauvaise décision de sa part. C'était pas une bonne、euh, idée. Non, vraiment pas. Vraiment pas. <rire> As-tu déjà entendu des albums solo de Peter Chris? Non. C'est insupportable, sérieusement, c'est ce mauvais.、Ah, c'est、ah ouais. mauvais, c'est incroyable. <rire> on dirait pas que c'est un, un, un batteur d'un groupe de hard rock là, qui était. Écoute, Lucky, à la fin des années 70, là, de nos jours, ça, ça a l est risible, mais、euh, c'était pas mal, pas mal élevé à l'époque.、Ouais. C'était du gros, gros rock. Là, et puis.、Euh, Quand tu entends le premier album euh, solo、euh, qu'il a sorti simultanément avec les, les quatre autres, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ça? <rire> Et、euh, là, par la suite, il avait sorti, je pense, c'est a u t o m n Control. C'est mauvais. Mauvais,、ah, ouais. mauvais, mauvais. Il n'y a rien de bon. Rien de bon. Donc, à oublier pour ce qui、oh, est、euh, oui, de, de, de, de, de, de l'idée de construire la, sa collection de la carrière solo. Ah oui, Peter c r i s Il ne faut pas <rire> acheter ça. C'est vraiment mauvais.、Non? Donc, c'est bien, je vais, je vais éviter.、Euh, également, en 1983, David Bowie est au numéro 1 du palmarès avec l'excellente pièce Let's Dance. Je pense qu'on en avait parlé il n'y a pas si longtemps,、ouais. il a v a i t lancé. Là, t'es sarcastique, bien sûr. Effectivement. Écoute, ça fait partie malheureusement d'une mauvaise.、Euh... D'une mauvaise、euh, période d'essai. Oui, c'est、euh, très l u c r a t i f e par contre. Il a fait beaucoup oui, d mais,、euh, au oui, de il a r g a t t é Oui, a b s u m e n t absolument. On a fait le stade olympique oui, ici oui. à Montréal、oui. la, la tournée de la Spider.、Euh, et, pff, écoute,、euh, tu as passé de ce, ce, ce que Bowie a fait de meilleur ce matin, je trouve, là,、mm -hmm. la période de la d e n s i n e Euh, les Spiders from Mars,、uh, Change s que t'as fait jouer en spectacle. Eh bien, ça, Let's Dance, c'est son pire. C'est ce qui a fait de pire dans sa carte. Toutes les années 80,、euh, dans le cas de Bowie, c'est oublié. Oui,、oh, oui, franchement, c'est pas quelque chose d, d, d e très excellent. C'est vraiment remarquable parce que je... il me semble que Scary Monster, c'est 79, ça、euh, C'est tout juste avant les années 80. Si c'est. Ouais, probablement 79, o u i C'est le dernier album, tu sais, qui,、euh, qui a de l'allure. Ouais. Je trouve. Moi, c'est pas un album qui.、Euh... Me touche là, personnellement, là, mais il faut quand même reconnaître que c'est un album qui est correct, qui a de l'allure. Après ça, c'est très, très, très mauvais.、Mm -hmm. Aller jusqu'au milieu des années、euh, 90. Oui, effectivement. C'est assez, assez moyen.、Mm. Euh, nous avons également en 1989 quelque chose d'assez particulier le Bill Wyman qui ouvre son premier restaurant de la chaîne Sticky Fingers. Pas sûr que c'est un bon nom de restaurant, ça.、Hein? Non, pas vraiment. <rire> Ah, je trouve ça un peu.、Bon, c'est pour essayer, bien sûr, de capitaliser sur son nom. Oui, oui. C'est ordinaire, <rire> pas, pas, pas une bonne idée. Non, c'est pas, pas un bon homme d'affaires, je pense. Non,、euh, je pense pas. <rire> Effectivement,、euh, j y confierais pas ma business、euh, hmm. à Bill. En tout cas, le marketing. Là, non, il l'a pas.、Hmm, il l'a pas du tout.、Non. En 1990, Nirvana donne son dernier concert dis-je, oui, avec son batteur original, Chad Channing, qui fut remplacé par Dave Grohl quelques temps plus tard. Donc, lorsqu'on dit batteur original, en fait, c'est celui qui, qui en est sorti après l'enregistrement、euh, du premier album, parce qu'il y avait également Del Crowder. Euh, qui était batteur, et Melvins,、euh, qui avait participé également à en l'enregistrement du premier album de Nirvana, de, de, de, de, de Bleach, bien sûr, et Chad Channing s'est、euh, greffé au groupe entre les deux, là, c'était vraiment, donc,、euh, je pense, pense même qu'il y a une photo de lui, euh, sur,、euh, Nevermind, dans, dans l'album Nevermind. Ah、oh、oui?、Euh, C'est un Genre de photo euh, où euh, on voit le, le groupe, mais qui est comme en fait, il y a un effet dedans qui fait comme si c'était twisté. On n'arrive pas à voir les、ah. visages des gens.、Et、il me semble que c'est pas Dave g Roll qui est là. Il、ah. faudrait que je v é r i f i e Qu'est-ce qui est, ben, qu est mais... devenu Chad、euh, Chani、euh, Je、reçu. crois qu'il a joué un peu avec les Melvins, donc il aurait remplacé Dave Grover ou quelque chose comme ça. Euh, mais il、euh, faudrait que je vérifie. Il me semble、mm -hmm. que j'avais vu dans un groupe.、Oh, ben, Non, les Melvins, c'est pas obscur, mais quand même un groupe de la scène plus underground, Grunge des années、euh, 90, qui est encore le membre de ça,、euh, récemment. e、euh, t nous terminerons,、euh, cette journée du 17 mai, oui, en 1999, alors que,、euh, nous signons le décès de Bruce Fairbane, e、euh, dans son domicile de Vancouver, à l'âge de 49 ans. Euh, Fairbane i est un peu... Ça, c'est Fairburn. Fairburn, plutôt, oui. oui、euh, donc, il était,、euh, ça, c'est A-I-R-N,、euh, bref. Euh, <rire> il était, euh, producteur,、euh, prospère et responsable,、euh, des méga succès,、euh, de certains albums,、euh, de, nos, de, de gros noms, en fait, comme ACDC, Van Halen, クロークス。Kiss, Blue, Euh, Jacka, Jack, Jack Jackal, Jackal.、Euh, Scorpion et Aerosmith.、Ouais. Euh, ainsi que、euh, des trucs plus discutables comme Bon Jovi, Poison <rire> et Lover Boy. C'est、ouais. ouais, moins bon.、Ouais. Euh, ben, il, il a fait ses, a fait ses, ses armes avec、euh, Lover Boy, il me、mm -hmm. semble.、Ouais. Euh, et par la suite, il a connu un succès monstrueux avec、euh, Bon Jovi, là, Slippery When Wet.、Ouais. Et, euh, ben, il a ramené Aerosmith aussi, qui était pas mal en d e a l i n e Slippery When、euh, Wet, c'est le pire album. Le pire Pochette d'album, je pense. C'est pas un groupe ouais, populaire. Ouais. C est, c est, c est Avec le sac、bon. de poubelle,、euh, C'était pas.、Euh... C'est parce qu'au、ouais. début, c'était、euh, une fille. Une fille, oui, c'est ça. Puis, et、euh, ils ont décidé a... de changer.、Euh... Pour mettre un... Ils ont mis un sac poubelle. Ouais,、euh, et puis c'est cette version-là qui s'est vendue à ouais, plusieurs, plusieurs millions ouais, d e x e m p l a i r e s Bizarre!、Oui. Et, et、euh, f a i r b u r n a aussi euh, fait euh, partie du groupe canadien Prism, il est sûr、oui. avec qui il a fait ses débuts comme producteur sur l'album Young and Reck Reckless en、oui. 1980.、Mm -hmm. Prism, qui est un groupe de, vraiment radio-friendly, de oui, AOR. Oui, oui, oui, oui.、Euh, pas très bon. Non. En tout cas, qui n'a pas passé le, le test du temps.、Ouais. Euh, absolument pas.、Euh, on va aller écouter、euh, justement une de ses productions à Bruce f a i r b u r n、euh,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 i n war boy, don't you lie o n track like a war、oh、boy, don't you lie o n track? War、oh、boy, don't you lie o n track like a war、oh、boy, don't you lie o w n track? <laughs> if I could, I surely would. Stayin' On the rock, t h a t Moses stood singing. Well, boy, don't you lie on the t r u c k like a war boy? Don't you lie on the track? Well, boy, don't you lie on the t r u c k like a war boy? Don't you lie on the track? Thanks so much, Hoochie. Attention, Rockless. Avec a、euh, n la pièce、euh, Catherine of Aragon、euh, qui ouvre、euh, son premier album solo, The six, The six Wives of Henry H. Je ne sais pas s'il était balade, mais en tout cas, il était six. <rire>、euh, qui est paré en 1973.、Euh, moi, je trouve que c'est ce qu'il a fait de, de meilleur.、Euh, En carrière, en solo. Oui, o、euh, u Les six femmes d a n r i VIII. Juste avant ça, on a entendu Aerosmith avec Hangman Jury. C'est、euh, la pièce qui ouvre la f a c e 2 de leur album Permanent Vacation de 1987, un album、euh, produit par le Canadien Bruce f a i r b u r n qui est décédé、euh, il y a exactement、euh, 13 ans. En fait, il s'est suicidé. Hum.、Mm -hmm.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 Mais. Exactement, et nous débutons en 1949 avec la naissance de Rick Wakeman, le、mm -hmm. claviériste de Yes, qui、euh, célébrait ses 63 ans. Qui les célèbre、euh, aujourd'hui? c e le d n i e de notre oui, diffusion oui. originale, effectivement. De la diffusion originale, oui. e f f e c t i v e m e n t 1963,、euh, par la suite, eh bien,、euh, les Kingsmen enregistrent la pièce controversée, Louis Louis, <rire> donc,、euh, sur laquelle les sénateurs se sont penchés, hein, parce que c'était tellement,、euh, tellement oui, oui, épouvantable.、Oui. Ah, c'était un affront euh, national. Euh, scandaleux,、ah, ouais, C'était、oui, vraiment oui. incroyable. Euh, euh, et, euh, <rire> Il n'y a pas grand-chose à faire, les politiciens, d ce temps-là, pour、euh, se p e n c h e r sur les p a r o e s d'une petite chansonnette comme ça. Ah, c'était, bah, écoute, le, le, le. le...、Ah, À époque-là, surtout、euh, sor à sor au sortir des années 50, l'État américain était quand même assez gros,、euh, quand même assez obèse, comme diraient les gens de la droite. Euh, et euh, on se permettait donc de se pencher vraiment sur、euh, les, les, les, les aspects moraux de tout ce qui sortait de nouveau, de tout ce qui était également chez les jeunes aussi.、Ouais. Euh, mais bon, on n'est p、euh, au s a moins, on n'est pas retourné à la prohibition. Là,、ouais. point, y Il y a ça. De tout temps,、euh, l'establishment a toujours eu peur de sa jeunesse. Oui, effectivement. C'est très malheureux. Par la suite, en 1968, The Doors, The Animals, Jefferson Airplane, Big Brother and the Holding Company, Country Joe and the Fish Ta et Taj Mahal sont les têtes d'affiches du Northern, Ca Northern California Folk Festival.、Mm -hmm. ça, ça, ça devait être également assez intéressant. On a passé de. Quelque chose comme、euh, John Baez, Bob Dylan, Pete Seeger à The Doors, The Animals, Jefferson、mm -hmm. Airplane dans un festival folk, c'est quand même une méchante évolution. Ça, ça, ça avait lieu où, ça exactement? On dit dans le nord euh, euh, de la Californie, mais. Ça doit être au-dessus de San Francisco,、mm -hmm. mais、euh, je ne peux pas nécessairement. Je ne connais pas assez bien ma géographie californienne、okay. pour trouver exactement où. Ce n'est pas nécessairement à Monterey. Parce qu'à、euh... Monterey,、euh, tu sais, le, le festival avait eu lieu,、euh, le fameux festival qu'on、mm -hmm. connaît avec j i m i Hendrix, etc. Les. les... premier gros, gros, gros festival de ouais, rock, ouais, là, ouais. stellaire, je dirais, avait eu lieu en 67, l'année précédente, et, euh, les, euh, résidents de, de cette, p e t i t e ville. Oui, et,、euh, assez qu'il n'y a plus jamais eu de, de, de festival, <rire>、euh, par la suite. Un festival de jazz, là, par、ouais. contre, qui, qui a, duré jusque dans les années 70. Oh,、ah, oui, oui, oui. Euh, mais, euh, pour ce qui est d'un festival de rock, c'était la fin. e donc, je ne pense pas que ce soit en Monterey, mais,、euh... Peut-être été déménagé à côté.、Mm -hmm. <rire> Euh, également, en 1972, ce sont les Beatles qui acceptent de s de, de,、oui, de séparer les 17 millions de dollars qui étaient gelés dans les coffres d'Apple. Enfin, parce que、euh, ça a été gelé pendant, je crois, deux ans. Oui. Euh, et, euh, ouais, là, Paul ça, McCartney ça... se faisait vivre par Linda. Oui, oui, exactement. Il n'y avait pas.、Euh, faut dire, il ne faut, faut pas rien. Non, c'est ça. La, la plupart des membres, à moins ceux qui avaient peut-être de l'argent ailleurs, il、mm、n'y -hmm. euh, avait rien. Il n'y avait rien qui、non. rentrait. L'argent、euh, euh, des ventes d'albums était gelé justement dans des comptes communs. Tu sais que Paul、euh... McCartney a perdu des musiciens d'ailleurs à cause de ça. Ouais, ouais, il n、ouais. avait pas e p r o g r a s à les payer et、pas. alors ils sont, sont partis. Exactement. C'est pourquoi aussi c'est un peu euh, autoproduit euh, pendant euh,、mm -hmm. ces premières années-là、ouais. euh, de, de, de la carrière solo parce qu'il n'y avait p a s <rire> les Moyens de se p a y s les musiciens et le studio.、Euh, également en 1978, c'est la première du film The Body Holly Story qui mettait en vedette Gary Busey. Donc, ça c'est assez méconnaissable pour ceux qui connaissent maintenant Gary Busey. <rire> Et qui le regarde en 1978, c'est vraiment、euh, deux personnes complètement différentes. Oui,、okay. ils ne ressemblaient pas beaucoup non plus. Non,、hein. non.、Euh, ben, on se dit toujours qu'aussitôt qu'on met une paire de lunettes carrées dans face à quelqu'un <rire> qui ressemble à Buddy Holly, mais ce n'est pas ben, vrai, non, vrai. Non, non, vraiment vrai pas. pas. Ça, ça, ça en est un excellent exemple, ça, de Buddy Holly's story. C'est un bon film, par contre. Oui. Sauf que pour la r e s e m b l a n c e on p a s s e là. <rire>、euh, également en 1993, cette fois-ci, Gene Simmons et Paul Stanley reçoivent une étoile sur le Hollywood Walk of Fame.、Ouais. C'est un peu particulier que les, les, ces deux seuls-là aient reçu une étoile.、Mm -hmm. euh, et、euh, peut-être qu'Ace Freely、euh, a été.、Euh, Ace, Ace et. l、euh, nom m'échappe là, mais en tout cas. Peter、euh, Chris. Peter Chris, voilà. Incroyable.、Euh, Ace Freely e et Peter c r i s ont peut-être reçu des étoiles、euh, séparées par la suite, mais il aurait pu prendre les quatre membres de Kiss en même temps、mm -hmm. et leur offrir leurs propres étoiles.、Mm -hmm. euh, et nous terminerons là-bas. o d i r e i que les deux autres étaient un peu cassés à ce moment-là. i、ouais, oui, e n t l n'y a pas nécessairement des moyens de se payer ça. Oui, oui, parce que, bon, il faut,、euh, faut quand même faire jouer son influence、mm -hmm. euh, par son argent pour avoir、euh, accès à cette étoile.、Mm -hmm. Et nous terminerons donc, comme je le disais, la journée du 18 mai 2000,、euh, en 2005. Oui, alors qu'Elvis Presley est nommé le plus grand artiste de l'histoire par le livre des records Guinness. L'organisation s'est basée sur le nombre de semaines que le King a passé dans les palmarès pop, ainsi que celui des ventes d'albums, entre autres en Angleterre. oui. Donc, c'est vrai que c'est dur à battre hein, pour ce qui est d'Elvis、mmh. Presley. <rire> Euh, ce qui nous Sauf amène... que le plus grand artiste de l'histoire. Ça, ça sera peut-être débattu un peu plus tard. C'est superficiel. Euh, euh, oui, oui, oui effectivement. C'est assez difficile de qualifier quelqu'un l e plus grand artiste de l'histoire.、Euh, C'est également ce qui nous amène à la journée du 19 mai. On est débutants en 1945 avec la naissance de Pete Townshend, bien sûr,、mm -hmm. en, en guitariste derrière les Who, auteur. Euh, de, de, de pratiquement tous les succès. Hein, ben, de, de, de tous la les succès.、Ouais, C'est lui qui a tout écrit. C'est génie. Oui, oui,、enfin, vraiment.、Euh, ça lui fait、euh, donc 60,、euh, 67 ans. 67、euh, ans. Et、oui. euh, également en 1965, ce sont les Beatles qui sont au sommet、euh, du palmarès avec、euh, l'excellente pièce Ticket to Ride.、Mm -hmm. o n retrouve sur、euh, l'album Help. Oui, c a i c en Amérique du Nord.、Mm -hmm. euh, pour ce qui est des.、Euh, dans le t h a r d je ne me rappelle pas. Est-ce que Ticket to Ride est C'est sorti seulement en 45 tours là-bas. Je où, crois、euh, que c'est、oui. parti de Help. Je crois que c'est sorti seulement en、oui. 45 tours. Il faudrait、mm -hmm. vérifier, mais il me semble que c'est seulement en 45 tours. En 1979, cette fois-ci, c'est Eric Clapton qui épouse Patty Boyd, ex-femme de George Harrison,、mm -hmm. bien sûr, qui l'a courtisée pendant tant d'années. <rire> Euh, o、ouais, u Il y a 10 ans, genre. Oui,、ouais, exactement. Il me semble que c'est la semaine dernière qu'on parlait qu'ils qu venaient de se séparer. Donc, ça n'a、ouais. pas. Non, ils、euh, ne sont pas restés.、Euh, c'est ça qui e t Et ce que je disais, ce que je faisais ressortir, oui, ça, il a pris 10 ans à la courtiser, tout ça, avant de la marier,、euh, mais il n l'a pas très bien traité. Non, n o n n o n Il était vraiment pas correct avec、euh, Patty Boyd,、euh, tellement que, à un moment donné, je racontais que. Euh, les road crew, les roadies sur la tournée d e e r i c Clapton s'étaient、euh, révoltés、euh, parce qu'ils、euh, euh, avaient menacé de faire la grève parce qu'ils trouvaient que ça n'avait même pas d'allure de la façon qu'ils traitaient、euh, Patty.、Mm -hmm. euh, donc, c'est ç i s ne sont pas restés ensemble très longtemps.、Et、tu sais que c'est lors de, du mariage、euh, de, de, de, de Clapton et Patty que les Beatles、euh, se, sont, euh, se sont retrouvés, se sont réunis、ouais. et ont joué. À、euh, cette occasion. En fait, Lenin n'est pas là, mais les trois autres、euh, ont joué ensemble. Il me semble-t-il qu'ils étaient très rouillés. Effectivement.、À、ce qui paraît, c'était malheureusement、euh, pas super.、Euh, super, super <rire> tight, comme on dit. <rire> Euh, en 1984, cette fois-ci, c'est Dark Side of the Moon qui célèbre ses 10 ans dans le palmarès des ventes américaines.、Mm -hmm. Donc,、euh, c'était.、Euh, euh, je crois qu'il n'en était pas encore à l'étape du record de, long de, la, de longévité là, de vente d'album, mais pas loin, là,、ouais. après 10 ans. Euh, et euh, nous terminons la journée du 19 mai avec le décès de Ron Wilson, batteur des Surferies, donc,、euh, qui est décédé en 1989.、Ouais. Très Malheureusement.、Ouais. C'est、euh, Surfer i s qui sont connus pour、euh, Wipe Out. Wipe Out, oui,、ouais. effectivement. Qui,、euh, qui, qui, la meilleure version, j'ai entendu plusieurs autres versions récemment, dont celle des Ventures、euh, qui, qui, qui sont pourtant. On peut dire spécialisé dans la、ouais. musique instrumentale surf,、euh, mais ils ne battent pas ça, les Surfers, ce qui était pourtant à l'époque、euh, une gang de jeunes garçons. Là, ils étaient très, très jeunes quand ils ont racheté ça.、Le、groupe de 14, garage. 14-15 ans, oui, exactement. Groupe de garage、euh, avec cet excellent succès et、oui. pièce maintenant、euh, immortelle qu'est Wipeout. Et, nous,、euh, ce qui nous emmène à, en fait, à la dernière journée, dans cette semaine、mm -hmm. d'éphéméride,、euh, le 20 mai,、euh, où nous débutons en 1944, avec la naissance de Joe Cocker, donc,、euh, qui célèbre ses 68 ans、oui. cette semaine. Euh, surtout, e、euh, n en fait, connu pour,、euh, ce qu'il a mis sur la c a r Son jeu de scène épileptique. Oui, exact. Et ce qu'il a mis sur la carte, c'est vraiment,、euh, with a little help from my friends,、oui. euh, donc, lui, il, il était garagiste, Joe Cocker, avant. Il s'est fait remarquer par un p r o d u c t e u r de disques, justement, Euh, parce qu'il chantait、euh, des, succès, euh, des grands succès à, à sa façon、euh, unique、oui. euh, qu'il a、euh, de, de, de, de chanter.、Euh, nous avons également、euh, la naissance de Steve Curry, bassiste de T-Rex, qui est né en 1947. Cette fois-ci, je crois qu'il est décédé, par、mm -hmm. contre. Il, il semble il, que oui. Il est oui. décédé, même quand même, assez jeune. Oui. e、euh, t également, 1970, le 20 mai, c'était la première du documentaire de Let It Be. Donc,、euh, ce, ce, film qui, malheureusement, n'est toujours pas disponible、non. en DVD.、Euh, mais qui vaut la peine d'être vu. o u i ben,、euh, c'est un peu déprimant, par exemple, ouais, hein,、oh, comme、oui. film,、euh, parce que c'est un film, vraiment, c'est un documentaire sur la séparation des Beatles. C'est ça, exactement. <rire> exactement. On aurait pu pratiquement appeler ça euh, chronique、euh, d'une fin de vie.、Euh, Annoncé. Ouais, exactement. Parce que c'est, assez affreux, là, franchement. o u i Euh, nous avons également en 1979 Elton John qui donne un concert à Leningrad et devient le premier musicien occidental à faire une tournée en URSS. Donc,、euh, il s'est fait ouvrir les portes、euh, de la Russie. Et plusieurs autres、euh, musiciens sont, sont, ont commencé à faire des tournées par la suite,、euh, un peu grâce à Elton John, justement.、Mm. Qui a mené finalement à,、oh, à la chute du mur de b e r r e a u Exactement, d'une certaine <rire> façon, oui, parce que、euh, les, jeunes, euh, les, les, les jeunes soviétiques,、mm -hmm. en fait,、euh, dès les années 50 et 60, se sont mis vraiment à. Sur、euh, ben, le, le, le rock'n'roll. Il、hein? existe un, un documentaire,、euh, je pense que c'est produit par PBS,、euh, dans lequel on raconte que les Beatles ont été euh, vraiment euh, très, très influents dans la、oui. chute、euh, du mur de Berlin、oui. parce que les jeunes ont découvert les Beatles, se sont mis à, à aimer leur musique,、mm -hmm. se sont mis à apprendre l'anglais, ont eu une soif de liberté qui a v e n é finalement、euh, plus tard, 20 ans plus tard.、Euh, Euh, à la chute du mur de Berlin. Exactement. Et l'URSS a été,、euh, d'une certaine façon, la plus grande productrice, en fait, le pays, le plus le plus grand producteur de bootleg, s d a n s l'histoire de l'humanité, en fait, <rire> l'histoire de la musique, parce que,、euh, tout ce qui était lancé, e、euh, n URSS, c'était le gouvernement qui pressait、oui. euh, le tout et c'était des copies,、euh, de moins bonne qualité, faites à partir de, non pas de master, s mais de vinyle des gens en vente et parfois même on jouait avec,、euh, Les ordres des pièces, un peu comme on l'a fait aux États-Unis、ouais. avec les albums des Beatles. Euh, donc, euh, les éditions、euh, soviétiques des albums vont être quand même intéressantes à trouver. <rire> Et o n s e je me demande si ça a une certaine valeur、euh, marchande. Ça, ça me s u v e r e Si les collectionneurs courent après ça. Peut-être l、mm -hmm. e s collectionneurs plus, mais、euh, je ne sais pas si ça, ça, ça devrait coûter très cher. Ça reste quelque chose d'art e l soviétique, hein, donc、mm -hmm. ce n'est pas nécessairement de grande qualité non plus. e、euh, t nous avons également, en 1998, Tommy Lee, batteur de Motley Crue, qui reçoit une sentence de six mois de prison et de trois ans de probation pour avoir frappé sa femme, Pam Pamela Anderson Lee,、euh, bien sûr, alors qu'elle,、euh, qu tenait plutôt, dis-je, leur enfant dans ses bras.、Euh, donc, t o m v e ça f C'est pas fort.、Ah, écoute, Tommy, il est un grand génie, un grand intellectuel、oui. de ce monde. Hein, c est, c est... Et le pire, c'est que Pamela Anderson est revenue avec lui、euh, par la suite. Ouais, mais elle aussi,、euh, c'est une grande lumière, n'est-ce pas? Une grande philosophe. Euh, et nous avons également en 2006 Tool qui est au numéro 1 des ventes avec 10,000 Days、euh, qui était leur. t r o i s i è m e album. Troisième album、oui. et leur avant-dernier. Ils ont sorti un récemment. Non, c'est le dernier. Ils e ont, ont, ont sorti. Oui, oui, i l serait temps qu'ils. Je pense qu'ils、ouais, travaillent Ils ne sont pas、nouveau. très productifs. Ouais, ils ouais, prennent leur temps.、Ouais, c'est、ouais. un bon 10, moi, je trouvais. Vrai, je réécoute. Ça fait vraiment longtemps. D'ailleurs, c'est Maxime Tanguy qui, qui, qui, lui, est un fan de Tool、mm -hmm. quand même assez éloquent. Euh, et、euh, il m'a rappelé en fait que cet a l b u m existait、oui. et qu'il faudrait que je le réécoute. Oui,、oh, c'est un bon album.、Euh, c'est peut-être mon préféré. C'est celui qui avait des lunettes. Oui, hein, oui sais... en trois dimensions.、Ouais, ouais, oui. C'est、oui. vraiment... pour ça qu'il faudrait que je le réécoute. Je trouve une copie <rire> du CD d'ailleurs.、Euh, euh, été... En plus, ça représente un peu une époque où. Euh, on essayait de rendre les disques encore intéressants pour、oui. les gens. Et、mm -hmm. ça a été un essai. que Moi, je trouve que c'était assez original.、Oui, c'était r é s s i C'était assez cool.、Ouais. C'était réussi.、Oui. Tous les albums de t o o l ont quelque chose. Tu sais, la, la, le, le précédent, j'ai oublié le titre, là, mais il y a Stink Fist là-dessus. Il、mm -hmm. là. euh, y a une pochette avec、euh, pas en trois dimensions, en relief, là,、oui. où on voit bouger.、Euh, Euh, les personnages aussi, c'est original. Effectivement. Il y a juste le, le premier album dont la pochette est. u n d e r t o l e Ouais. Ben, on comprend pas trop ce que c'est. Ouais, mais... ouais, c'est ça, exactement. <rire> exactement. Donc, c'est assez particulier. Mais ouais,、euh, donc, ça me donne le goût de l'écouter. Donc, je vais, je vais essayer de mettre la main là-dessus. Euh, et nous terminerons、euh, cette semaine complète des éphémérides du 14 au 20 mai、euh, en 2008, alors que le Congrès américain passe une résolution déclarant le 13 mai comme étant le、euh, Frank Sinatra Day, donc 10 ans après la mort du、oh. crooner. On dit que c'est le 13 mai, mais ça a été voté le 20 mai, donc o、oh. n p a r t t a r d Eh bien, r e f le 13 mai, mais à l'année prochaine, on saura que c'est la journée. Frank Sinatra. <rire> <rire> eh bien, merci beaucoup, Simon. Merci.、Euh, je vous rappelle que Simon anime deux émissions sur nos ondes cet été. Il y a un genre de bleu, ça, c'est les lundis à 20h, en reprise、euh, les samedis à 18h,、mm -hmm. euh, c'est ça? À、euh, 19h. 19h, 19h. oui. Et,、euh, les mercredis à treize heures, bien sûr. Et album classique, ça c'est les vendredis à dix heures, justement, dans le classique. Et en reprise des dimanches après-midi, e、euh, t l e s mardis à midi. Oui.、Mm. Merci beaucoup, Simon. e n c o r e une fois.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 Ainsi que, comme d'habitude, un peu d e métal vers la fin, on va entendre des artistes, des groupes comme Kiss, dont on a parlé tout à l'heure abondamment, Les Wings, on en a aussi parlé abondamment, The Band Chicago,、euh, d'ailleurs Chicago, je vais passer des pièces du premier album、euh, Chicago Transit Authority, qui est vraiment très bon et dont on a parlé tout à l'heure. C'est un de tes disques préférés.、Ah, effectivement,、ouais. je trouve que ça, ça, ça, ça sonne comme une tonne de b r i c Ah oui, c'est fantastique.、Euh, c e s t d e valeur que c'est Tellement mal tourné par la suite.、Là. Effectivement. Pensez au cinquième album de Chicago, l o u b l i e r ça.、Ouais. Là, <rire> euh, on va rester dans ces cinq albums. <rire>、euh, je vais passer aussi du Deep Purple de、euh, Steven Wilson, euh, Genesis, euh, Rush, euh, Accept, euh, Epica. J'aurai trois nouveautés à vous euh, présenter euh, soit le premier album d'un tout nouveau、euh, super groupe du nom de Flying c o l o r s、euh, Je vais aussi vous présenter、euh, un, un jeune et、euh, excellent nouveau groupe. d e u r s Metal traditionnel du nom de h u n t e s s qui vient de sortir son premier disque. Et je vais vous présenter le tout nouvel opus du guitariste trifluvien Steve Hill qui est revenu au blues. Et en plus de tout ça, je vais vous présenter une formation de rock américaine obscure du début des années 70 du nom de Euclid, un groupe du Vermont qui ont sorti un seul disque en 70. Et je vais vous faire tourner une face complète de notre bon v i n y l a s i q p a r il exactement 40 ans. Cette semaine, un chef-d'œuvre du hard rock progressif soit Demons and Wizards de Uriah Heep. Donc, encore une fois, une émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock. Pour le moment, on va y aller avec une reprise brillante d'une des chansons les plus marquantes de la carrière d'un artiste immense dont on vient de parler dans les éphémérides du rock avec Simon. C'est sa journée le 13 mai. <rire> Il s'agit de la pièce New York, New York, Frank Sinatra.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 this book.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 僕。 Le Canadien Devin Townshend avec、euh, Vampire, une pièce tirée de l'album s i n c e s t r a de 2006.、Euh, très bon disque.、Euh, juste avant ça, on a entendu Hyperdrive. Ça, ça vient du, de l'album Addicted de 2009. Et au début du vlog, on a entendu. La reprise d'un classique associé à Frank Sinatra, New York, New York, qu'on retrouve sur l'album Compilation et Hommage plutôt à Frank Sinatra par des artistes de métal qui est intitulé Sin, trait d'union Atra, qui est paru au début de l'année 2011. Album décevant toutefois, il y a à peu près seulement la pièce de d a v i d Tanchin qui est, est réussie. Vous êtes à l'émission Rac Classique en compagnie d'Alain l e f e r v r e émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente notre traditionnel 3 pour 1, c'est-à-dire que pour le reste de l'après-midi, je vous présente uniquement des blocs de 3 à pièce s par un seul et même artiste ou groupe. Euh, tout de suite, on va poursuivre avec,、euh, tiens, je vais faire plaisir à plein, plein de monde puisqu'on va y aller avec un petit bloc Kiss. Vous êtes sur les ondes de la radio Campus, c'est fou! 89.FM! Avec la version en spectacle de Come On Love Me qu'on retrouve sur l'album classique Alive de 1975, c'était précédé de Hard Luck Woman qui est paru à l'origine sur l'album Rock'n'Roll a d Over de 1976. Et au début du bloc, on a entendu Strutter 78, la version que le groupe a réenregistrée pour l'album compilation Double Platinum de 1978.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 Des informations ou pour déposer un projet, écrivez à progcfou.ca e u q t r ou visitez lecfou.ca. e Vous êtes à CFOU pour l'écouter. 89 ans. Avec Christ or Cocaine, un morceau qu'on r e trouve sur leur premier album complet, The Time of No Time Evermore, qui est paru en 2009. C'était précédé de deux pièces tirées de leur dernier album, leur deuxième, vraiment excellent, The Dozen Fall Epicenter, qui est paru à la fin 2011 en Europe. Mais ici, en Amérique du Nord, au début de cette année, on a entendu les morceaux Die the Death et précédé de Fire Burning.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 Mais、euh, d'ici là, on va écouter、euh, la musique, entre autres, de la formation canadienne The Band. Mais tout de suite, on y va avec Paul McCartney and Wings. Alan Wills, vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! 89 FM. C'est fou!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 Sweep the fallen leaves Avec Promise to You Girl, un morceau tiré de l'album Chaos and Creation in the Backyard, qui avait été mon album préféré de l'année 2005. Juste avant ça, on a entendu Hi Hi Hi, pièce qui à l'origine est parue en 45 tours en 1973 et qui avait été boycottée par la BBC. À l'époque et au début du b l o c on a entendu Alan Wills. C'est un, un morceau qu'on retrouve sur l'album Band on the Run de 1973.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 Qui est décédé d'un cancer de la gorge après plusieurs années de combat.、Euh, Levenhelm, qui était l'interprète de plusieurs succès et classiques de ce groupe incontournable. La fin des années 60、euh, de b a n d qui se sont d'abord fait remarquer en tant qu'orchestre. Ils accompagnaient Bob Dylan、euh, au milieu des années 60.、Euh, ce sont eux qui jouaient sur les basement tapes, entre autres. Ils ont connu、euh, la gloire dès leur premier album, Music from Big Pink, de 1968. Et avec les albums suivants, ils sont devenus tout simplement un des plus gros groupes de rock en termes de popularité aux États-Unis, comme ça, au début des années 70, en présentant un mélange.、Euh, Savants de rock, de blues, de country, de folk, américana. Ils ont entre autres participé au légendaire festival, le Festival Express, avec les Grateful Dead, j a n i s Joplin, Robert Charlebois, un festival qui a traversé, traversé le Canada en train en 1970 pour donner des spectacles dans plusieurs villes. On va y aller avec un petit bloc constitué de trois de leurs morceaux les plus mémorables, en commençant par celui-ci, The Way. Oman, la seule à du vrai r ち c k 生 t 私た r の人生を見る c'est fou. Shook my hand, no, was all he said. Take a load off, b a t t y Take a load for free. Take a load off, b a t t y And you put the load, put right, the load on right on me. Right on I picked.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 Put the load, right, put the on load right on me. Crazy Chester followed me and he caught me in the fall. He said, I will fix your i g h t if you take Jack my dog. I said, Wait a minute, Chester. The load right o right on me. Catch a cannonball now to take me down the line. My bag is sinking low, and I do believe it's time. g e t In d e n s i o n like less s i c Rolling, rolling, rolling. When I get over of this mountain, you know where I wanna go. Straight down the Mississippi River to the Gulf of Mexico. To Lake Charles, Louisiana, little b e s s y girl I once knew.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 She had. She tore it up and threw it in my face, just for a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 Qui nous vient de l'album Cahoots, paru en 1971. C'était précédé de Up on Cripple Creek, qu'on retrouve sur le deuxième album homonyme du band, qui est paru en 1969. Excellent disque. Et au début du bloc, on a entendu d e Way, une de leurs pièces les plus connues, et s e s t tiré de ce qui est considéré comme leur chef-d'œuvre en carrière, leur premier album, Music from Big Pink, de 1968.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 Dans moins d'une demi-heure, je vais vous présenter la chronique des groupes obscurs avec un groupe américain du début des années 70 du nom de Euclid. Et par la suite, je vais vous présenter une f a c e complète d'un album v i n y l e classique paru il y a 40 ans. e x a c t e m e n t 40 ans cette semaine, Demons and Wizards de Uriah Heep, mais pour le moment, je vous parle de nouveautés, je vous parle du tout nouvel album du guitariste trifluvien Steve Hill, album entièrement solo puisqu'il l'a enregistré complètement seul et qu'il a intitulé de façon tout à fait appropriée Solo Recordings Volume 1, un disque sur lequel Steve est revenu au blues. On sait que les trois précédents albums de Steve étaient très rock avec, bien sûr, À travers ça des, des sonorités blues et quelque peu southern rock, mais là, il est vraiment de retour dans le blues pur. La raison de ce retour, on la retrouve peut-être dans la chanson suivante. The Ballad of Johnny Wabo, vous êtes à l'antenne de la Radio Campus Tess. Cela a diffusé du blues à t o i r i v i è r r e C'est fou, 89 FM. First time in Toronto, h is a i d s o n You got no business in this place. First time in TU, o is a i d you? You got no business in this place. Better just get out of here and leave without a trace. First time in h a w k t o w n I was walking down on Queen Street. Walking round downtown with my feet shuffling on the street. I f e l l down and out of place with no sheets and nothing to eat. To get back home with my tail between my legs. Just to get back home, I had to steal and I had to beg. Mean old T.O. You almost left me for dead. To my mama's house to get back into shape. Then I played my guitar till my fingers bled and learned how to sing and dance. How to walk the walk and talk the talk to finally be ready to meet you again. I had a dream I was up on stage with a mean old rock and roll band. But the industry's in such a mess that I can't afford no band. So the guitar, the imps, the left foot, the right foot, the voice equals the band. And if I had my way, the n o i s e I m a k e would be heard across the land. Are you getting tired of paying? Do u e s g t you think i n g you were born to lose? Don't let nobody tell. Time is through. No. no need to worry, just keep on doing what you do. Getting pushed out time and time again. How much can you take and keep moving?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 89ズオ、mm hmm. i s s i d down. The blues fell on Mama's town. And it tore me all upside down. e n t e n d r e trois morceaux tirés de son tout nouvel album qui est paru cette semaine en magasin Solo Recordings Volume 1. On vient d'entendre une reprise de Robert Johnson, Preaching Blues, pièce que Steve interprète depuis de nombreuses années en concert Il vient finalement d'inclure comme ça sur un de ses disques. C'était précédé du morceau Gotta Be Strong and Carry On, composition de Steve. Et au début, on a entendu de b a l l a d e of Johnny Wabo est extrait fort et qui explique peut-être ce retour au blues de Steve après trois excellents albums de rock dans les dernières années. Solo Recordings Volume 1, il porte très bien son titre puisque Steve l'a enregistré complètement seul avec sa guitare, un bass drum, un hiat et une tasse de monnaie collée à ses pieds, semble-t-il, tout simultanément et en direct. C'est un retour aux sources avec des reprises autres celles de Robert Johnson. Il y en a une de Cream, l'excellente p o l i t i c i a n Il y en a une de, du a l m o n d Brothers Band, Ain't Wasting Time No More. Et il y en a une de m u d d y Waters, Honey Bee. Et en plus de huit nouvelles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 Dans une vingtaine de minutes, je vais vous présenter la chronique des groupes obscurs avec la formation américaine du début des années 70, Euclid. Mais tout de suite, après avoir écouté comme ça un peu de blues, on va passer au jazz rock avec un des groupes les plus emblématiques de ce, de ce mouvement qui est né à la toute fin des années 60. Je parle de Chicago. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des m é l o m a n e s la seule à diffuser du vrai rock, du jazz et du blues à Trois-Rivières. C'est fou! Je t r e n e f n e f m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 C'est assez fou pour l'écouter. ans Avec un de leurs nombreux classiques, Saturday in the Park, qu'on retrouve sur leur cinquième album, tout simplement intitulé Chicago Five, par en 1972. Et juste avant ça, on a entendu deux pièces tirées de leur premier fantastique album intitulé Chicago Transit Authority, puisque c'était leur nom à l'origine. Par la suite, ils ont dû abandonner le Transit Authority à la suite de poursuites judiciaires de la part de la ville. De Chicago. Donc, ce premier album est paru en 1969 et on y retrouve la pièce I'm a Man, reprise de Spencer Davis Group, qu'on a entendu juste avant Saturday in the Park, et au début du blog, on a entendu le morceau Beginnings.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 On en est maintenant à notre chronique des groupes obscurs et je vous parle cette semaine d'un groupe américain du début des années 70, un quatuor du Vermont du nom de Euclid. On ne sait pas grand-chose par rapport à ce groupe, sinon les noms des musiciens, c'est-à-dire le guitariste et chanteur Gary Levin, son frère Jay, le batteur, le bassiste, un bassiste du nom de Maris et un second guitariste et chanteur、euh, du nom de Ralph Mazzotta. Il s'agit de hard rock,、euh, proto-metal, si vous voulez, avec des relents de psychédélisme et de rock des années 60. Ils ont sorti un seul album intitulé Heavy Equipment, qui est paru sur l'étiquette Flying Dutchman. Question de vous faire une idée de leur musique. On va tout de suite écouter trois pièces tirées de ce disque, Heavy Equipment, du Quatuor Euclid. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule À diffuser du vrai rock o b s c u r à t o i r e vierge, c'est fou! 89.1 FM. Du Vermont très obscur du début des années 70. On vient d'entendre、euh, trois morceaux tirés de leur seul et unique album, intitulé Heavy Equipment et qui est sorti en 1970. On vient d'entendre le morceau First, Time, First Last Time qui sonne、euh, très années 60. Et juste avant, on a entendu She's Gone qui、euh, est tout à fait dans la même mouvance,、euh, c'est-à-dire joyeuse. Et au début du blog, on a entendu la pièce Shadows of Life、euh, qui ouvre le disque en force. Évidemment, malgré ses qualités et le fait qu'il s'agit d'un très bon disque de rock underground, il s'en est pas vendu des masses de cet album et le groupe n'en a enregistré, n'en a pas enregistré d'autres. Le chanteur et guitariste Gary Levin a été tué à Montréal en 1975 dans des circonstances obscures et cela après que le groupe se soit séparé. Voilà qui conclut cette petite présentation de Euclid dans le cadre de la chronique des groupes obscurs. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre groupe très obscur, un autre groupe américain, celui-là de la fin des années 60. Je vais vous présenter les Californiens de Mad River. C'est donc un rendez-vous pour les amateurs de très grande obscurité.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 And Wizards de Uriah Heep qui est paru il y a exactement 40 ans, le 19 mai 1972. Quatrième album de ce quintet à l'époque et、euh, sans nul doute leur meilleur, leur plus abouti. En 1972, Uriah Heep faisait partie, je dirais, du Big Four de l'époque, les quatre plus grosses pointures de ce qui se faisait de plus lourd et musclé en matière de rock avec Led Zeppelin, Deep Purple et Black Sabbath, rien de moins. Donc, c'est un album qui est sorti dans une magnifique pochette dessinée par l'artiste qui a conçu、euh, les pochettes les plus mémorables de Yes, c'est-à-dire Roger Dean,、euh, qui s'est surpassé cette fois-là avec ce petit bijou qui s'ouvre en deux parties, un Gatefold, en bon français. C'est le disque le plus inspiré et parfait que le groupe a produit en plus de 42 ans de carrière. Vous pouvez aller admirer cette pochette s u r la page d'entrée du site web de Cifou au ww.cifou.ca. w À l'intérieur de la pochette, on retrouvait des photos du groupe en studio. Il y avait des paroles des chansons et un texte du claviériste et guitariste Ken Hanstey qui parlait comme ça du processus créatif autour du disque. Sur Demons and Wizards, on retrouve un mariage du hard et du progressif qu'on peut considérer de nos jours comme les premiers balbutiements du mouvement m é t a l progressif qui fait beaucoup d'adeptes de nos jours. D'ailleurs, l'album a remporté beaucoup de succès dans certains pays scandinaves, d'où sont originaires actuellement beaucoup de groupes de m é t a l progressif importants du genre. Aujourd'hui, on va écouter la deuxième face de ce disque absolument essentiel à tout amateur de hard rock et de m é t a l progressif. Demons and Wizards de Uriah Heep. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des m é l o m a n e s la seule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 Heap. On vient d'entendre la phase 2 au complet de leur album véné de classique Demons and Wizards qui est paru il y a 40 ans le 19 mai 1972. On vient d'entendre la longue pièce Paradise the Spell qui fait plus d'une douzaine de minutes et qui clôture le disque en beauté. C'était précédé de All My Life, qui est constitué d'un riff de guitare tout à fait irrésistible et d'une partie de guitare slide de Ken Hensley tout à fait excellente. C'est aussi une pièce qui donne une idée de l'impressionnant、euh, registre du、euh, chanteur David Byron, qui avait une voix tout à fait exceptionnelle. All My Life, c'était、euh, sur la f a c e B du 45 Tours à succès Easy Living. Et au début de cette、euh, f a c e 2 de l'album, on a entendu la pièce、euh, Rainbow. d I'm o n Qui est une des plus mémorables de Uriah Heep et que le duo scandinave de metal progressif Winter s a g a repris il y a quelques années. Comme je l'ai dit précédemment, c'est un disque des Men's Wizards qui a connu beaucoup de succès dans certaines parties du monde comme la Scandinavie, la Hollande, l'Italie et certains pays qui sont devenus par la suite des places fortes pour le reste de la carrière de Uriah Heep comme l'Allemagne et l'Autriche. Dans leur pays natal, l'Angleterre, Raya Heap ont continué à bien faire et ils ont percé finalement le marché américain de façon significative avec cet album, puisqu'il est monté jusqu'à la 23e position du Billboard, surtout grâce au succès radio du 45 Tours Easy Living, qui est monté, lui, dans le top 40. À l'automne 1972, Demons and Wizard s a été certifié disque d'or là-bas. Il a reçu de, bon, de bonnes critiques, ce disque, et même le magazine Rolling Stone, qui avait vomi sur le premier disque homonyme de Uriah Heep, a fait une très bonne critique de Demons and Wizards, qui sont,、euh, c'est devenu un des, des meilleurs disques, tout simplement, p a r u en 1972. Ça a eu un impact très fort sur la carrière en entier de Uriah Heep. Voilà. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous faire tourner une autre face complète d'un autre album v é n é l i Classique, lui aussi, par un 1972. Je vais vous faire tourner une face de l'album Hanky Chateau de Elton John. C'est donc un rendez-vous. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente notre traditionnel trois pour u Rock Classic, c'est-à-dire que jusqu'à, pour le reste de la p r è s midi, je vous présente uniquement des blocs de trois pièces par un seul et même artiste ou groupe. Dans une vingtaine de minutes, je vais vous présenter le premier album du tout nouveau super groupe de rock progressif Flying Colors. Mais pour le moment, on va poursuivre dans la même mouvance que Uriah Heep avec un groupe qui、euh, mariait comme ça le hard rock et le progressif. Je parle de Deep Purple. Non, ça, c'est pas Deep Purple. Ça, c'est Deep Purple. Vous êtes à l'antenne de la radio campus de Troyes, c'est fou. 89.1 FM. Fest e n d f i e r d e v o u s p r é s e n t e r Corn, Sublime with Rome, No Use for a Name, Bad Religion, As I Lead Dying, Good Reddance, Goldfinger, Face to Face, Dream Theater, The Exploited, The Devil Wears Prada, War, Suicide Silence, Real Big Fish, Protest the Hero, Boy Bud, Vuker Machin.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 Like、Qu'on retrouve sur leur album Perpendicular de 1996, le premier sur lequel on retrouve Steve Morse, guitariste américain, qui venait remplacer comme ça le guitariste original, le bouillant et terrible Richie Blackmore. Juste avant ça, on a entendu un des gros canons, un des gros classiques des années 70, The Deep Purple, Strange China Woman, qui vient du disque Fireball de 1971. Et au début du bloc, on a entendu une pièce au texte très, très drôle, très humoristique, Living Wreck de l'album In Rock de 1970.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 Je vous parle maintenant de nouveautés. Je vous parle du premier disque d'un tout nouveau groupe de rock progressif qui met justement en vedette le guitariste de Deep Purple actuel qu'on vient d'entendre, Steve Morse, ainsi que l'ancien batteur de Dream Theater, Mike Portnoy. C'est un autre projet de, du prolifique Mike Portnoy. Le groupe s'appelle Flying Colors. Il est constitué outre Steve Morse et Mike Portnoy. du,、euh, claviériste Neil Morse, qui, euh, faisait, euh, autrefois partie. de Spock's Beard et qui joue aussi, avec Transatlantic, avec Mike Portnoy. on retrouve aussi le bassiste des Dixie Dregs. Ça, c'est l'autre groupe de Steve Morse, Dave Larue. Et, du chanteur de Alpha Rev, Casey McPherson. Ils ont reçu d'excellentes critiques pour ce, leur premier album homonyme qui est sorti il y a quelques semaines. J'avais hâte de l'entendre. Il a été conçu, cet album, lors de séances d'écriture intenses Qui ont nécessité quelques semaines. On y、euh, retrouve divers、euh, aspects musicaux、euh, qui vont、euh, de la pop, genre Beatles,、euh, du matériel très musclé, non loin de ce que Portnoy、euh, faisait avec Dream Theater, en passant par des segments typiquement progressifs. On y retrouve de très bons moments, dont, entre autres,、euh, ce morceau, Blue Ocean, qui ouvre le disque en force et qui rappelle un peu ce que.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 Flying Colors, un tout nouveau super groupe de rock progressif qui met en vedette entre autres Mike Portnoy, Steve Morse et Neil Morse. Euh, on vient d'entendre trois morceaux de leur、euh, premier disque homonyme qui est sorti il y a quelques semaines. En fait, c'est trois des meilleurs、euh, morceaux du disque. On vient d'entendre Forever in t Days, précédé de Shoulda, Coulda, Woulda, qui est une des plus musclées de l'album. Et au début du bloc, on a entendu Blue Ocean qui ouvre le disque et qui est, à mon avis, cette pièce la meilleure de l'album. Ça rappelle beaucoup ce que Spock's Beard、euh, faisait de meilleur à l'époque où Neil Morris en faisait justement partie.、Euh, comme je l'ai mentionné précédemment, r é c e m m e n t le disque a reçu d'excellentes critiques dans plusieurs magazines spécialisés, dont certains n'ont pas hésité à en faire leur album du mois.、Euh, malheureusement, je ne partage pas leur enthousiasme. J'ai été déçu par ce disque. J'ai trouvé ça vraiment ordinaire. Rien pour m'allumer.、Euh, la pièce Blue Ocean est très bonne,、euh, mais je n'ai absolument pas flashé sur rien d'autre.、Euh, les, euh, les mélodies sont banales, tout comme les riffs de guitare. Ce n'est pas mauvais.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 Là, on va aller écouter de la musique vraiment fantastique avec un des très grands créateurs dans le monde du progressif. Je parle du Britannique Stephen Wilson avec trois de ses projets musicaux les plus remarquables. Dans un moment, on va l'entendre dans sa collaboration avec Mike Ackerfeld de Opeth, Storm Corrosion, ainsi qu'avec son groupe culte Porcupine Tree. Mais tout de suite, on l'écoute avec son prodigieux duo Blackfield. 私たちのコンビニのコンビニのコンビニのコンビニのコのコンビニのコのコンビニののコンビニのコンビニのコンビニのコンビニのコンビニのコンのコンビニのコンビニのコンビニのコンビニ From an old and dying tree, you went to school, but the teachers made you feel a fool while the children played with joy.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 Corrosion, le tout nouveau projet musical de Steven Wilson en duo avec le chanteur et guitariste de o p e t h Mike Ackerfeld. On vient d'entendre un extrait de leur premier album homonyme qui est sorti en magasin la semaine dernière, la pièce instrumentale Lock Howl. Qui est une des meilleures du disque. Un disque qui n'est pas très évident en passant. C'est un album très ambiant, doux, calme. Comme je l'ai dit lors de l'émission la semaine dernière, ça se rapproche beaucoup plus du folk que du rock en fait de progressif. Mais personnellement, j'ai plutôt apprécié. C'était précédé du groupe principal de Steven Wilson, le c Quatuor Cult e Porcupine Tree, avec le morceau Gravity Eyelids. De l'album In Absentia de 2002 et au début du bloc, on a entendu un autre projet musical connexe de Steven Wilson, le fantastique duo Blackfield avec Someday, un morceau qu'on retrouve sur leur excellent deuxième album, tout simplement intitulé Blackfield 2, qui est paru il y a cinq ans, en 2007. Vous êtes à l'émission Rac Classique en compagnie d'Anna Lefer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente notre traditionnel trois pour un classique, c'est-à-dire que je vous présente uniquement des blocs de trois pièces par un seul et même artiste ou groupe. On va continuer dans le progressif. Ce soir, l'excellent groupe hommage à Genesis de Musical Box se produit au Centre b e l l pour présenter le spectacle The Lamb Lies Down on Broadway que j'ai eu le plaisir de voir il y a quelques années et qui est absolument fantastique. C'est la dernière fois que Musical Box présente ce spectacle. Ça fait très longtemps que je n'ai pas entendu cet album, qui est un des meilleurs de Genesis, à mon avis, et on va tout de suite en écouter trois morceaux. Tout de suite, The Them Lies Down on Broadway, à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock progressif à Trois-Rivières. C'est fou, 89 FM. e m e s Smoking Winston cigarettes, and as the song and dance begins, the children play at home with needles, needles, and pins. Genesis. On vient d'entendre les trois premiers morceaux qu'on retrouve sur leur excellent album double, Une merveille, The Lamb Lies Down on Broadway de 1974. On vient d'entendre Broadway, Melody of 1974, précédé de Fly on a Windshield et au début, on a entendu la pièce titre. Je vous rappelle que l'excellent groupe h m m a t e The Musical Box, vont présenter pour la dernière fois le spectacle d e Lamb Lies On on Broadway ce soir au Centre b e l l Ça, c'est si vous écoutez la diffusion originale du vendredi, puisque bien sûr, si vous écoutez la rediffusion du mardi, eh bien, ça va ê t repassé depuis quatre jours. Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser, outre The Musical Box, dimanche 20 mai, Me、euh, Sugar seront à l'Olympia en compagnie de Baroness, j'aime bien Baroness, qui est un groupe du sud des États-Unis qui donne un Stoner, Doom, c'est bon. Euh, lundi 21 mai, Kitty sera au f o f o n électrique en compagnie de Blackguard, The Agonist et Abandoned by Blood.、Euh, ça, c'est une présentation de BCI, Brave Concert International. Même chose、euh, le lendemain, le mardi le 22, Aborted seront au Petit Campus. Mercredi 23 mai, beaucoup de spectacles métal la semaine prochaine. Anvil seront à l'Underworld. Mercredi 30 mai, Rhapsody of Fire seront au Club Soda. C'est aussi, une présentation de BCI. Le jeudi 31, Exciter seront au Catacombe. Lundi 4 juin, Marduk et 1349 seront au Fofun. Jeudi 7 juin, George t h r o g o o d and the Destroyer seront au m é t r o p o l i s Ils seront au m é t r o p o l i s et le vendredi seront au Capitole de Québec. Les vendredis, samedi 15 et 16 juin, c'est le Detox Rock Fest qui a lieu à Montebello et entre autres à l'affiche, on retrouve Dream Theater et Corne. Marilyn sera en l i m p é r i a l de Québec le lundi 18 juin et le 19 le lendemain. Il s s e r o n t à l'Olympia de Montréal. Les Beach Boys seront au centre b e l l le mercredi 20 juin. Le vendredi 22, ce sera au tour de Corrosion of Conformity de se présenter au Fofone électrique. Roger Waters va présenter The Wall au centre b e l l le mardi 26 juin. Le mardi 3 juillet, Scorpion sera là. au Centre b e l l pour la dernière fois dans le cadre de leur tournée d'adieu. Leonard Skinner seront à Maddie's Place de Kanawaki le vendredi 6 juillet. Le dimanche 8, Iron Maiden et Alice Cooper seront au Colisée de Québec et ils seront au Centre b e l l le mercredi 11 juillet, alors que Aerosmith sera au Mondial Loto-Québec de Laval le mardi 10 juillet.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 どう e ディト i クス・ロックフェス t 15月1 r 日、ディトックス・ロックフェスの1 e 月16日、ディトックス・ r ック e ェス t ディトックス・ロックフェ n のデ u トックス・ロックフェスのディトック e ロックフェスのディトックス・ロックフェスのディトックス・ロックフェスのデ l トックス・ロックフェスのディトックス・ロ e クフェスのディト assuré le 15 et 16 juin ju ça se passe à Montebello ト o クス・ロ t e フェ s のディトックス・ロックス・ロックフェス quatre-vingt-neuf, un.、Oh. Canadien Rush avec la pièce instrumentale de Main Monkey Business qu'on retrouve sur leur dernier album de studio, Snakes and Arrows, qui est paru en 2007. Et juste avant ça, on a entendu deux classiques de leur début, c'est-à-dire la pièce titre. De leur deuxième album, Fly By Night de 1975 et Working Men, qu'on retrouve sur leur premier disque homonyme de 1974. Ils ont un tout nouvel album qui s'en vient, Rush, qui, paraît dans, qui va paraître dans quelques semaines en juin, l'album Clockwork Angels. J'ai bien hâte d'entendre.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 D'après les chroniques que j'ai lues dans divers magazines, on va écouter la pièce Delirium. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la seule diffusée du vrai rock et du métal symphonique à Trois-Rivières. C'est fou. 8 9 FM. コン <Bah! S 1>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 C'est fou, 89. ans. Shut up. RPK i avec la version spectacle de Living a l i k e On retourne sur cette pure merveille qui est l'album The Classical Conspiracy qui est paru en 2009 mais qui est enregistré lors d'un festival de musique symphonique, de musique classique en Hongrie un an plus tôt. En 2008. Et juste avant ça, on a entendu deux pièces tirées de l'album Requiem for the Indifferent, tout nouveau disque qui est paru il y a quelques semaines. On a entendu Internal Warfare, précédé de, du morceau qui semble faire l'unanimité dans à peu près toutes les critiques de, de, de, par rapport à cet album que j'ai lu dernièrement, la pièce Delirium. Je vous rappelle que Epica seront au Metropolis de Montréal en concert le 30 octobre prochain.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 Après avoir écouté comme ça la voix très angélique de Simone, Simone de Epica, on va maintenant aller totalement à l'opposé puisque je vous parle maintenant de nouveautés. Je vous parle du premier disque d'un tout nouveau groupe de heavy metal traditionnel, les Américains de h u n t r e s s qui mettent en vedette une femme des plus remarquables, la chanteuse Jill Tuesday Janus, qui, en plus d'avoir reçu une formation classique en opéra au prestigieux conservatoire de Julliard de New York, c'est une ancienne playmate du magazine p l a y b o y ce qui fait qu'elle est assez remarquable sur scène, d'autant plus qu'elle a une voix absolument exceptionnelle, très rock comme voix. Et qui vous graphigne à l'os. Elle a une voix dans la lignée de, de, celle des très grandes chanteuses de rock comme、euh, Janita Han,、euh, Kimberly Goss ou Dorothy Pesch. C'est elle qui a formé le groupe Jill à Highland Park en Californie après être déménagée du nord de l'État de New York où elle est、euh, native et après avoir exercé divers envois dont celui de DJ et avoir donné des spectacles acoustiques avec le guitariste de j a m e s Addiction,、euh, Dave Navarro. Donc, pour fonder Huntress, elle a recruté Les guitaristes Blake m e a l et Ian,、euh, Ian plutôt Alden,、euh, le bassiste Eric Harris de Skeleton Witch et le batteur Carl Wisbisky.、Euh, ils ont sorti un premier maxi en 2010, suivi d'un simple、euh, du morceau. Eight of Swords l'année dernière. Ils ont ouvert en spectacle lors de la dernière tournée du Pagan Fest. J'ai eu le très grand plaisir d e les voir à Montréal et de les découvrir à cette occasion. Ils sont très énergiques, très professionnels. La chanteuse m'a impressionné surtout. Elle grouille beaucoup sur ses talons aiguilles, très hauts et sans se planter. C'est assez incroyable et sa voix est absolument fantastique. L'étiquette Napalm les a signés. Ils viennent tout juste de sortir leur premier album qui est absolument brillant, très bon, intitulé Super Spell, spell Eater, plutôt.、Euh, question de vous donner une idée de ce que ça a l'air, cet excellent nouveau groupe. On va tout de suite、euh, aller en écouter trois extraits de leur premier album studio complet. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou, 89 FM. <rires> Huntress, un tout nouveau groupe de heavy metal américain traditionnel. On vient d'entendre trois morceaux. Tiré de leur premier album intitulé Spell Eater sur l'étiquette Napalm. On vient d'entendre la pièce Senocide précédée de Sleep and Death. Et au début du bloc, on a entendu la pièce titre qui ouvre le disque en très grande force. J'ai beaucoup aimé cet album qui devrait vraiment plaire aux amateurs de métal anglais, de la New Wave of British Heavy Metal et les groupes de métal européen de la première moitié des années 80. La chanteuse est absolument fantastique. Elle a une voix très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 On va y aller avec un dernier bloc complet avec un groupe de vétérans allemands qui a fait un très beau retour il y a quelques années. Je parle bien sûr de Accept. Dans un moment, on va entendre la pièce titre de leur dernier très bon disque studio. Mais avant ça, on va entendre deux de leurs classiques en commençant par celui-ci. Breaker. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou. 89 FM.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 Avec la pièce-titre de leur excellent dernier album studio qui est paru il y a quelques semaines, Stalingrad Brothers in Death. Et juste avant ça, on a entendu deux de leurs classiques tirés de l'album Breaker de 1981. On a d'abord entendu la pièce-titre suivie de Starlight. L'émission s'achève et c'est déjà tout pour moi. En terminant, je voudrais d'abord、euh, remercier mon ami Simon f i t z b y l'historien de C'est Fou, pour、euh, les éphémérides du rock. Je vous rappelle que Simon anime en direct l'émission Album Classique, justement la mienne, les vendredis à 10h et un genre de bleu. En direct, les lundis à 20h. Dans un moment, ça va être la reprise de C'est pas Cancun avec Maxime t a n g u a y et Pascal Cholette-Janson. Si vous écoutez la rediffusion du mardi, eh bien, c'est l'émission Réanimation du Dr. Pendragon qui va suivre de 19h à 22h avec son triste acolyte, un autre de mes amis Sinistros. La semaine prochaine, à Rac Classique, je vais vous parler, entre autres, de la réédition de luxe d'un des chefs-d'œuvre de Paul McCartney, l'album Ram de 1971. Je vais vous présenter une face complète d'un album véné de classique paru il y a 40 ans, soit Anki Chateau. De Elton John et je vais vous présenter un groupe américain obscur de la fin des années 60 du nom de Mad River. Évidemment, mon ami Simon f i t z b a sera là pour vous présenter les éphémérides du rock entre 11h et midi, c'est donc un rendez-vous. Je vous laisse avec un dernier morceau, une pièce d'un groupe de métal féminin qui est en spectacle lundi. a u f a u x f o u n e é l e c t r i q u e avec Blackguard, The Agonist et b o n d e d by Blood, une présentation de BCI, Rave Concerts International. On écoute Brackish tiré d'un disque qui avait impressionné pas mal de monde à sa sortie en 2000, l'album Spit. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 11h pour une autre émission Rock Classic. Salut! But times have changed, and so have you. I think I'd rather c r u i s e it by that day. Let's、like、take you down and show you deep inside my life. w so smell and lack of inner pride to touch upon the surface is not for what it seems. I take away my problems, but only <laughs> I like you. it.